sous la grande bannière classique. On va entendre du hard rock, du folk rock, du shock rock, du glam rock, du rock psychédélique, du progressif, ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. On va entendre d e s artistes, d e s groupes comme Queen, Judas Priest, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Neil Young, Black Sabbath, Opeth, Megadeth et Kiss. J'aurai plusieurs nouveautés à vous présenter, soit les tout nouveaux albums de Dream Theater, Anthrax et Alice Cooper.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 just can't live without you. Can't you see it? In making Du George Harrison, mais ça ressemble beaucoup à、euh, du George Harrison. Effectivement. En fait, c'est America avec、euh, Sister Golden Hair,、euh, tiré de leur album Hearts,、euh, paru en 1975. Et、euh, cette semaine, c'était l'anniversaire d'un des membres du groupe, n'est-ce pas? Effectivement, l'anniversaire de Jerry Beckley, euh, qui euh, célébrait ses 60 ans le 12 septembre、ouais. 1952. Il est né. Oui. Sa naissance était le 12 septembre、ouais. 1952. <rire> 51, plutôt, s'il a eu 60 ans. Effectivement, oui. Oui, o、ouais. America, qui était,、euh, à l'origine, un, un trio,、euh, oui. jusqu'au départ de Dan Peake, en 78,、euh, il a quitté, lui, pour se consacrer, e n t i è r e m e n t à sa foi, à la religion catholique.、Mm -hmm. euh, il est devenu artiste catholique et on a pris son décès、euh, cet été,、ah, en、oui? juillet, à l'âge de 60 ans, justement. Euh, de cause inconnue. On n'a pas annoncé de quoi il était décédé. t r s bien. c é t t vraiment dommage. Oui. Vous avez reconnu sa voix, n'est-ce pas? Eh bien, oui, il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbé, l'authentique, le véritable historien de s e s fous, avec qui j'ai encore une fois l'extrême, l'immense plaisir d'être en, en compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. Oui, on a encore une très, très belle semaine, très remplie. t r u c s qui se sont passés dans l'histoire du rock du 12 au 18 septembre. Effectivement, et on, nous avons d'autres anniversaires en fait,、euh, en cette journée du 12 septembre, entre autres en 1952. Nous avons la naissance de Neil Perth,、euh, batteur bien sûr、euh, du groupe canadien Rush qui célébrait donc ses 59 ans cette semaine. C'est pas oui, ça? Oui, c'est ça, 59 ans, ouais, ouais, ouais. Euh, d'ailleurs, on va en profiter aujourd'hui,、euh, pour lui rendre hommage, e、euh, n écoutant l'album Moving Pictures、euh, au complet.、Euh, pas au complet. Une face complète de cet album vénile classique.、Oh, oui. Qui est paru il y a exactement 30 ans. Il a d'ailleurs été réédité en CD, je crois, il n'y a pas si longtemps Oui, ben, euh, je euh, je euh, au début de l'année, Oui. Oui. Donc,、euh, qui se retrouve, e u dans les, les meilleurs vendeurs dans les magasins de disques.、Oui. Dans certains magasins de disques. <rire> en 1956, nous avons également la naissance de Brian Robertson, guitariste de Finn Lizzie, qui,、euh, célèbre donc ses 55 ans cette oui, semaine. Le très tannant Brian Robertson, euh, qui, euh, était souvent,、euh, e t h e t e n u à l'écart、euh, des concerts de t e n n e s s e en e tournée parce que,、euh, soit il y avait quelque chose de cassé, de brisé, parce que c'est un type qui aimait beaucoup、euh, se battre.、Oh. Euh, il était souvent impliqué dans des bagarres, dans des bars, hein, c e s t vraiment pas un, un type,、euh Un enfant de cœur. Non, il avait besoin de réparation、euh, <rire> à quelques occasions. <rire>、euh, dix ans plus tard, en 1968, toujours dans la journée du 12 septembre,、eh、c'est la première de l'émission télévisée The Monkees sur、68? la b c En 66 66, oui.、Ouais. Euh, émission,、euh, c'est drôle, je pense, je n'ai jamais vu un épisode au complet. Moi non plus, bah, en fait, j'ai, j'ai jamais mis la main sur aucune copie,、euh, soit DVD、mm -hmm. ou même,、euh, sur l'internet de, de, d u n e émission. Il manquait. Ça m'intéresse, par contre, juste de voir、oh、le c o n c e p t bon. Oui, ça doit être a m u s e、euh, u ouais.、Oh、et,、euh, oui. c'est, c'est à la suite,、euh, donc, de, d u film Help que les, les, créateurs, en fait, de la série, e、euh, s'étaient dit, on pourrait créer une série télé、ah、un oui, peu comme,、euh, dans, dans la configuration du film Help. Euh, c'est-à-dire un groupe qui vit ensemble, puisque、oui. dans ce film-là, les Beatles habitaient tous dans la même、fait. maison.、Oui. <rire> euh, et ça a donné、uh, The Monkees,、ah. qui a été、euh, diffusé ça, genre, ça, pendant je... deux ans. t é l i s Oui, environ deux ans. Ouais. Ouais. Et ensuite,、euh, ça a été,、euh, comme on dit aux États-Unis, syndicated, c'est-à-dire que ça s'est mis à jouer、oui. un peu partout pendant、ça. plusieurs années,、euh, oui. sur différents postes.、Oui. En 1970, cette fois-ci, Bob Dylan et John, ba John Baez, voilà, ainsi qu'une pléiade d'artistes montent sur scène pour rendre hommage à Woody Guthrie, décédé quelques semaines auparavant. C'est une des rares présences de Bob Dylan sur scène suite à son accident de motocyclette en 1967. Donc, il ne remontait plus sur scène et même qu'il était nerveux à l'idée de remonter sur scène. Et d'ailleurs, il avait fait un autre grand retour lors du concert pour le Bangladesh de George Harrison et Harrison disait A dit en entrevue qu'aller jusqu'à la dernière minute, il n'y avait aucune idée si Dylan allait accepter de monter sur scène. Il、ouais, était extrêmement、fait. nerveux. Ça. Et、euh, c'était sa seule autre apparition, bref, avant de se retrouver. En, entre 1967 et 1974, il était pas mal re reclus.、Mm -hmm. Il a participé à, Il a fait un concert à l'île de White, bien sûr,、mm -hmm. en 1970.、Ouais. Euh, il y a ça, avec、euh, cet hommage à Woody Guthrie.、Euh, comme tu l'as dit aussi, l e c o n c e r t pour le Bangladesh. Mais c'est par la suite qu'il est reparti en tournée avec.、Euh, The Ben, finalement. Exactement, oui.、Mm -hmm. Il voulait revenir sur scène à partir de 1974.、Mm -hmm. Là, c'était、ouais. vraiment. Il avait réglé ses problèmes、ouais. euh, de scène. <rire> Par la suite,、euh, le même journée, le 12 septembre 1970, en Nouvelle-Orléans, des voleurs、euh, s'emparent de 40 000 d é q u i p e m e n t qui appartiennent à Pink Floyd. Donc,、euh, ouais. c'est vraiment très dommage pour un groupe de perdre autant de matériel. Euh, franchement,、euh, quelqu'un n'avait mal barré, si on <rire> veut, la, la boîte <rire> du camion. Et,、euh, et c'était en plus, dans les débuts,、euh, des tournées de Pink Floyd aux États-Unis.、Ouais. Je crois qu'ils en avaient fait quelques-unes、euh, à la fin des années 60. En 70, ça commençait à être de plus en、ouais. plus gros pour le groupe.、Et、donc,、mm -hmm. euh, c'est un peu dommage. Qu Est-ce qu'on les a u r Euh, Je crois que non, malheureusement.、Ouais. Euh, L'histoire ne le dit pas, mais、euh, habituellement, on, on r é u s s i t En plus, à cette époque-là, on réussissait probablement à écouler encore mieux、ouais. ce, ce, ce matériel-là. C'est un peu comme Metallica, hein, qui se sont fait voler leurs、euh, amplificateurs,、euh, ceux qu'ils avaient à leur début, l e s、mm -hmm. Marshalls, qui avaient été modifiés et qui sonnaient v r a i m m e n t d'une façon. Incroyable. Ils ont été volés après la tournée Ride of Lightning, je crois. Ah oui. Et,、euh, ils ont, ils o n t jamais r e t r o u v é s Bien sûr. e même James Edfield disait que c'était dommage parce que,、euh, ces amplificateurs-là, il les aimait e n particulièrement. Ils sonnaient d'une façon hallucinante, semble-t-il. Ils les avaient modifiés exactement pour avoir le、oui. son qu'ils désignaient. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment assez dommage dans ce temps-là、mm. mm. quand ça a été. En 1972, nous avons la naissance de Liam Gallagher, chanteur d'Oasis, qui <rire> célébrait donc ses 39 ans cette semaine. Chanteur,、euh, enfin terrible. Un autre Tada, l Oui.、Ah、oui. <rire>、oh, oui. Hey, ça aurait été、activer. beau, ça, les frères Gallagher avec Brian Robertson de f i n l a y z Oui. Ça aurait fait des parties assez incroyables. <rire> Et,、euh, les, les frères Gallagher sont connus pour、euh, se, se, se, se, battre eux aussi, lorsqu'ils、oui, euh, le sentent,、euh, lorsque ça leur tente, ils se mettent à se battre、oui. euh, assez facilement. Donc, ça aurait été intéressant de voir ça. Euh, q u s t p t o u t ce beau monde-là en p r e m i e en première, en première en première Partie r r e e m i è p d'une tournée de Leonard Skinner, qui aussi se battait entre eux. Ça aurait été assez violent comme tournée. Je ne sais pas s'ils si s'en seraient tous sortis vivants.、Euh, oui. <rire> En、oh, 1975, le 12 septembre, eh bien, Pink Floyd lance également Wish You Were Here, donc, qui était、ouais. leur, leur, grand album、mm -hmm. pop, si on veut, suite à Dark Side of the Moon et,、euh, sous les pressions également de la compagnie d i s q u e qui voulait avoir un album qui allait suivre ce grand succès.、Mm -hmm. Ils ont donc décidé de traiter l'industrie de la musique à la sauce Pink Floyd, entre autres avec la pièce Ave S.E.GAR, donc,、ouais. en, en faisant un album aux allures pop, mais、euh, qui avec, entre autres, la pièce Shine on You Crazy Diamond, partie Q&A. Ouais, c'est ça. Qui dure、euh, en tout、euh, quoi, une vingtaine de minutes. Oui, exactement. Qui, qui venait un peu、euh, justement c o n t r e g a r e r les plans de l'industrie.、Mm -hmm. Donc,、euh, un excellent album de la part de Pink Floyd.、Oh, oui, c'est un de leurs meilleurs. Oh, que oui. Et finalement, le 12 septembre 2003 marque le décès de Johnny Cash à une h e e u r du matin.、Euh, L'homme en noir est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 71 ans. Et、euh, sa femme, June Carter Cash, elle, était décédée le 15 mai de la même année. Donc,、mm -hmm. ils sont, ils sont Donc, décédés quand même assez près. Oui. oui. oui. Il était très embauché. On le voit dans la、mmh. vidéo de.、Euh, c'était quelle pièce? La pièce Hurt. Oui, oui, oui. oui reprise repris, de Nine a t n c h Nine. Oui, on voit que c'était assez.、Euh... Oh, e s t o m a c q i a n Ouais, o、oh, u i il, il était rendu assez âgé. Oui, s Ben, mais pas qui... tant que ça. Dans le fond, il y avait juste un... deux ans de plus que Paul McCartney.、Hein? Effectivement. Là-dessus, t'as raison. Mais, mais、okay. il a vécu une vie beaucoup、oh, plus rock'n'roll、oh, oh. que, que Paul McCartney,、ouais. à certains égards.、Mm -hmm. Et、euh, c'est justement, plusieurs considèrent le vidéoclip de h u r t comme étant un testament de la part de Johnny Cash.、Mm -hmm. euh, Personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop、euh, hypé aussi, en bon français,、là. Beaucoup de gens qui capotent sur ce vidéoclip-là, sans que ça soit nécessairement un chef-d'œuvre, mais c'est vrai qu'on peut voir vraiment l'âge qui, qui a joué、oh、sur du、oui. Jean Les Caches. Passons cette fois-ci à la journée du 13 septembre, qui était le mardi 1941. Oui, de ce, qui cette été mardi, ce qui était mardi cette semaine,、euh, Le 13 septembre 1941, nous avons la naissance de David Clayton Thomas, chanteur de Blood, Sweat and Tears, qui célébrait donc ses 70 ans mardi. Oui, c'est un Canadien, et puis、mm -hmm. euh, il y a eu énormément de succès au début des années 70, hein, et, et même on m'a dit qu'il y avait, à cause de ce succès-là, Euh, ça avait beaucoup encouragé les étiquettes de disques américaines à signer plein d'artistes canadiens et à、ah, les、oui. distribuer partout、euh, sur le continent.、Ouais. c é t a i t une très bonne idée. Oh oui.、Euh, il y a eu d très, très b o n g r o u p e c é t a i t vu quasiment le Canada comme le Liverpool, le、euh, <rire> Liverpool de l'Amérique du Nord parce que il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis du Canada au début des années 60. Oui, effectivement. Et,、euh, c'était, en fait une grande période pour, pour, pour le Canada dans, dans, à ce niveau-là. C'est a v e c ça ça, avec,、uh, Johnny Mitchell. n e i l Young.、Euh, Qui étaient les porte-étendards s、euh, du Canada aux États-Unis. Nous avons ensuite、euh, le 13 septembre 1944, la naissance de Peter c e t e r a un chanteur de、euh, Chicago, donc,、euh, qui célébrait lui ses 67 ans cette semaine.、Ouais. Il buterait rock depuis longtemps. Non, non, exactement. <rire> C'est vraiment dommage. On devrait dire ça fait moins de 40 ans qu'il buterait rock. <rire> Euh, le 13 septembre 1960, le FCC, la Federal Communication Commission, bannit les p a y o l a s c'est-à-dire l'échange d'argent de la part des labels contre du temps d'antenne à la radio, qui était bien sûr payé aux DJs et producteurs des stations.、Oui. e、euh, et ça, il y a eu une grande commission、euh, par la suite où, entre autres, Alan Freed a été disgracié、euh, parce qu'il avait accepté, en fait, certains pots de vin.、Euh, il avait adhéré, donc, à cette méthode pendant une certaine、oui. partie de sa carrière. C'était la façon、euh, d'establishment de, d'essayer d'écraser de, Euh, le le rock'n'roll. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Parce que ça a été la, la première, en fait, les premières pièces de rock'n'roll ont joué à la radio grâce à ça. Entre autres, Leonard Chess, lui, donnait des pots de vin、mm -hmm. euh, aux, aux artistes, pour, entre autres, que, non pas aux artistes, mais c'est-à-dire aux animateurs radio, puisque en plus d'avoir du rock, il avait des artistes noirs et qui ne p a s s a i t pas à la radio blanche à l'époque.、Euh, et euh, il, était,、euh, il a été. Dans, dans ceux qui ont le plus、euh, moussé, si on veut,、euh, les, ces, ces artistes par cette méthode. Et sans ça, ça n'aurait pas fonctionné pour le rock. C'est quand même une vision assez naïve de la part de l'establishment de penser que、euh, les jeunes aimaient cette musique-là seulement parce qu'ils avaient eu le cerveau lessivé.、Ouais. <rire> exactement. i f o r c e d e n t e n d r e cette très mauvaise musique qui avait été, dont on avait acheté du temps d'antenne. Oui, il ne faut pas s'entendre.、Ouais. C'est ça, exactement. <rire> Par la suite, nous avons le 13 septembre 1963, la naissance de Dave Mustaine, génie derrière Metallica et Megadeth, qui célébrait donc ses 47 ans. Ah、oh、oui, ça, j'ai e n i e C'est tout à fait approprié,、oui. oh euh, oui. même ses 48 ans. Oui, 48 ans,、euh, voilà. C'est tout à fait approprié,、euh, puisque moi, j'ai toujours dit,、euh, Metallica, c'était bon lorsqu'ils jouaient les pièces de Dave Mustaine. Ça a c o m m e n c é i de moins bon lorsqu'ils ont épuisé、euh, le matériel de, de Dave. Et、euh, Dave, lui, a toujours été fidèle au métal, contrairement à Metallica. Exactement. c é t t un grand maître de la riff et du solo. C'est ça. Il était capable vraiment de mélanger、Exactement. les deux d'une très, très bonne Mais façon. Mais comme on parlait des frères Gallagher tout à l'heure. <rire> et Brian Robertson, ça c é t a i t ê un autre qui avait un caractère très, très bouillant. Exactement. Ouais, ouais. Ça aurait été beau, ce groupe, encore là, avec les frères Gallagher et Brian Robertson. <rire> Oui, ça aurait été explosif. Oui,、euh, s cas, ce cas-là. En <rire> 1965, toujours le, le 13 septembre, et oui, les Beatles font paraître les simples, en fait, le simple en le simple fait, Yesterday qui était、euh, donc suivi sur le deuxième côté B,、oui. euh, de Act Naturally, donc、oui. chanté par Ringo Starr, une de mes. pièce des Beatles préférée, c'est une reprise, et、euh, c'est、ouais, une très bonne pièce chantée par Ringo, j'adore, vraiment. Tout à fait, m a i j à une certaine époque, je jouais dans un band de cover, et puis on faisait Act Naturally, et puis ça avait vraiment beaucoup de succès, e n spectacle.、Ouais, c'est, une pièce qui est appréciée、ouais. de, de plusieurs, parce que, bon, c'est une pièce très simple,、ouais. qui, qui, q s e s racine s dans le country, et euh, Ringo euh, la chante vraiment très bien,、mm -hmm. et n'importe qui, donc, qui Les paroles sont drôles, aussi. Aussi, o u i vraiment.、Mm -hmm. Et、euh, c'est typique, justement, à Ringo,、euh, par rapport à ça. Et si on regarde sa Par la suite parce que bon, il parle d'aller jouer dans les films, mais、ouais. qu'est-ce qu'il a fait après les Beatles? Eh bien, il, est, il est, est devenu、ça. acteur. Oui. C'est quand même assez bien. <rire> La même journée, l a s ça, c'est sorti juste en Amérique du Nord, par exemple. Ah oui, 45 oui, oui, c'était, en Amérique du Nord, c'est ça. Parce, ce parce qu'en Inde de terre, les Beatles refusaient que ça p a r a i s s e en 45 tours,、euh, parce qu'ils avaient peur que ça nuit à leur image de rocker,、mm -hmm. Exactement, oui, ça, c'est vrai. Et,、euh, bon, Yesterday aussi qui, qui, qui est, qui est, u Qui est une, une chanson de Paul McCartney. C'est、ouais. ça, en plus. Donc, on voulait pas nécessairement que ça se retrouve en 45 tours. Euh, nous avons également, en 1965,、euh, la même journée, en fait,、euh, le 13 septembre, la naissance de Zach Starkey, donc、euh, batteur de talent et fils、euh, du batteur le plus célèbre de tous les temps,、oui. Ringo Starr. <rire> On en a déjà parlé,、hein? Zach,、euh, techniquement, il est bien meilleur que,、mmh, que son oui, père.、Ah, son、oui. père est pas mauvais, là. n c'est pas mauvais. c'est une légende urbaine, ça, qui dit que, que Ringo, ça veut pas jouer. C'est pas vrai, C'est un, un batteur avec un jeu sobre. Exactement.、Euh, mais il reste que Zach est bien meilleur que, que, que son père. Son père était selon certains, aussi, le meilleur des acteurs、euh, parmi les Beatles. Alors, est-ce que Zach, eh bien, <rire> que Ringo,、Je、ça reste à voir, ouais, il n'a jamais fait de film. Effectivement. Peut-être <rire> qu'un jour, il, ça serait intéressant qu'il accepte de jouer son père parce que les deux se ressemblent vraiment、ouais. beaucoup, donc il pourrait jouer un rôle de Ringo éventuellement、mm -hmm. dans un film. <rire> Nous avons,、euh, par la suite, en 1969, le concert du Plastic o n o Band qui a lieu à Toronto lors du Peace,、uh, Live Peace Festival, euh, dont, euh, on a tiré le fameux disque en spectacle, donc, la formation.、Mm -hmm. euh, John et Yoko étaient,、euh, accompagnés de Alan White, Klaus Worman et Eric Clapton, plus,、mm -hmm. lors de ce, ce fameux concert. Et c'était la première fois que ces musiciens-là jouaient ensemble.、Mm -hmm. En fait, ils sont partis, c'est John qui a décidé de les donner Un concert comme ça à Toronto,、mm -hmm. il n'avait pas donné de spectacle depuis les Beatles, depuis、ouais. le fameux show de Candlestick Park à San Francisco trois ans plus tôt. Il a appelé tout simplement ses amis Alan White, k l a u s Warman et、euh, Eric Latton. Est-ce que ça vous tente d'aller donner un spectacle à Toronto? Oui. Alors, ils ont pris l'avion et ils ont pratiqué dans, pendant le vol、mm -hmm. et ils sont arrivés à Toronto, ils sont montés directement sur la scène. C'est assez incroyable. Ouais, ouais, ouais. On en a tiré un disque en spectacle. On va en entendre un extrait, d'ailleurs. C'est pas,、euh, pas le disque du siècle. C'est pas le meilleur album en spectacle. Loin de là, même. Ça fait un peu dur、euh, des bouts.、Euh, mais on va en entendre un extrait. C'est alors... un document historique aussi. Oui, tout à fait. Ça, absolument. Ça, ça marque vraiment ce, ce grand concert, ce retour de l'année i e C'est ça. Ta... Et c'est surtout que John, il n'en a pas donné tant que ça des spectacles hein, après les Beatles, là,、ouais. Il y a ça. Il y a son apparition Madison Square Garden avec、mm -hmm. euh, Elton John.、Euh, il n'y en a pas m b i e r i e n Il n a jamais fait de tournée non plus. Non. Donc vraiment, ça, ça marque une grande page dans l'histoire、mm -hmm. de John Lennon. Et, nous terminons cette journée du 13 septembre, avec, e n 2005, les Sex Pistols qui reçoivent une étoile sur l'allée des célébrités britanniques. C'est、euh, où ça, cette allée-là? Aucune idée. vraiment, j'ai été surpris, ouais. ouais. J'ai été surpris de savoir qu'il y avait une allée des célébrités à Londres, un, un, donc un Walk of Fame. o a i s e、euh, u mais o u a i comme au Canada, on en a une à Toronto, et、ouais. puis il y en a une à, à Londres,、oh. probablement. J'imagine, ça, ça genre, serait le plus simple. g e n r e Piccadilly Circus, quelque chose ouais, comme ça. o u i quelque chose du genre.、Ouais. Euh, je me demande si, si les Sex Pistols étaient présents, parce qu'ils aiment pas habituellement les honneurs. Ils aiment pas se faire rappeler <rires> qu'ils étaient membres des Sex Pistols, sauf quand lorsque ça leur apporte de l'argent. Ouais. Ça, c'était il y a six ans, en 2000. 5. Mmh. Écoute, on va y aller en musique et puis on va y aller avec、euh, justement un extrait de cet album dont on parlait il y a un moment, Life Peace in Toronto. John Helen, vous êtes sur les zones de la s e station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. My name all over the place Jeff Beck avec sa reprise d'I Ain't Superstitious,、so、la pièce qui clôture son très bon premier album Truth, qui est paru en 1968 et dont on va reparler dans les éphémérides dans un moment. Juste avant ça, on a entendu John Lennon et le Plastic on All Band avec la version spectacle de Blue Sweat Shoes qui ouvraient leur concert à Toronto. Euh, c'est tiré de l'album Life Peace in Toronto, paru en 1969, un spectacle qui a eu lieu、euh, il y a exactement 42 ans、euh, cette semaine. 11h34, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre. Et là, on en est rendu. Et de Simon f i t z b y j'en ai tout oublié, c'est ridicule. <rire> Ça nous amène maintenant aux éphémérides du 7 septembre.、Euh, 7 septembre. Qu'est-ce que je dis là? C'est 14. 14,、ah. effectivement. Sept jours plus tard. Ben oui. Eh bien, nous débutons, en fait,、euh, le, la journée du 14 septembre, qui était euh, mercredi euh, de cette semaine, avec, en 1949,、euh, la naissance de Steve Gaines,、euh, guitariste de Leonard, de Leonard Skinner. Oui, qui est décédé、euh, dans le crash d'avion、euh, qui a décimé、euh, une partie、euh, du groupe en 1977. Il avait été engagé、euh, par Leonard Skinner dans 1976,、euh, pour remplacer Ed King, guitariste de la formation, qui est également né le 14 septembre 1949. Oui, Ed、okay. King s'était、euh, sauvé du groupe, il s'est、mm -hmm. sauvé en pleine nuit,、ouais. euh, parce qu'il était tanné de, de se faire battre <rire> par le chanteur,、oh, oui, euh, constamment. Il était tanné de se faire casser les doigts. Euh, ce qui est vraiment pas intelligent à casser les doigts de son guitariste. Et en plus de ça, il y avait un mode de vie qui était malsain, qui était devenu malsain. Il racontait qu'il fumait, genre, trois、euh, paquets de cigarettes par jour il consommait, je sais pas combien de litres de bière, d'alcool par jour, là. Il dit, euh, je vais continuer comme ça, je serai mort. Ah、oh、oui, c'est clair. Alors, e、euh, d King est, est, est, parti du groupe. Il est revenu par la suite,、euh, dans des versions,、euh, des, des, des, incarnations subséquentes, là, de, de, Leonard Skinner,、là. Euh, mais je pense pas qu'il fasse partie du groupe à ce moment-ci. Je crois ê t e k i n En fait,、euh, je sais même pas s'il, si, si s est pas décédé. Ed non, Ed King non, est pas non, décédé. C'est, mais... c'est un des rares qui est vivant. Ouais, et c'est ça, lui. des survivants. Lui, lui il a eu l'intelligence de, de, de, de, quitter le groupe. C'est plate, là, Il a quitté le groupe, là, Mais c'est ce qui lui a sauvé les、mm -hmm. vies, Parce que,、euh, du groupe original, là, il reste seulement Gary Rosington, et,、ouais. qui s'est fait greffer un fouet, il me semble, il y a quelques années. o u i donc, c é t a i t vraiment, ça a r a s s a i t l e o n a r d Skinner. et lui Steve Gaines, là,、euh, comme, on, comme tu l'as dit, il venait d'être recruté. Et il jouait sur l'album Street Survivors、mm -hmm. et sa sœur était choriste pour、oui. le groupe et elle aussi était tuée dans le, oui, dans le d、oui. Donc, euh, c l a n h e d'avion. Effectivement. Donc, c'est vraiment dommage. Un c'est une des grandes tragédies de l'histoire du、oui. rock,、euh, oui. l e x i s t e i c e de l'avion de Leonard Skinner. Tu sais, cet avion-là qui était loué par, euh, euh, par Leonard Skinner là, pour、euh, leur déplacement. avait une mauvaise réputation.、Ah oui. Et,、euh, même un groupe comme Aerosmith, qui avait la réputation, eux, d'être complètement scindlés <rire> aussi, il <rire>、euh, y, y avait, y, y pas question、euh, qu'ils prennent cet avion-là,、euh, parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas d'allure. Un gros bon sens,、ouais. ça, dans le fond. De ne pas embarquer là-dedans.、Ouais. C'était pas nécessairement un avion de top qualité. Non. Nous,、euh, continuons cette journée d'éphéméride du 14 septembre avec, en 1950, la naissance de Paul g o s s o f f qui était guitariste de Free. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Il est décédé,、ouais. euh, comme ça, assez jeune. i l n a même pas 27 ans, je pense.、Euh, non, effectivement, je pense. q u Il est décédé à 25 26 ans. Oui. i s décédé très, très jeune. jeune. Oui. Nous avons par la suite, e、euh, n 1960, Joby, Chubby Checker, dis-je, qui est au numéro un avec The Twist,、euh, qui se retrouvera,、euh, la même, à la même position en 1962. Il a été le premier artiste、euh, populaire, artiste rock à se retrouver au numéro un du palmarès avec la même pièce,、euh, à deux années différentes, en fait, à deux années d'intervalle.、Mm -hmm. euh, pièce d e Twist qui était une reprise, e u c'est même pas lui qui l'a écrit qui a été son plus grand succès carrière、ouais. ah, ouais. en carrière. c'est lui qui l'a popularisé, en Exactement, oui. Ça, a été le grand porté-tendard de cette chanson. Pendant 50 ans et encore aujourd'hui. Pour,、euh, pour les jeunes、euh, auditeurs, les、euh, jeunes amateurs de rock,、euh, c'est quelque chose d'assez inconnu, mais、mm -hmm. le twist, c'était、euh, énormément populaire au début、ouais. des années 60.、Ouais. Donc, ça a aidé à populariser le rock encore plus,、mm -hmm. euh, surtout chez, chez、euh, le, le public blanc qui n'était pas、ouais. encore nécessairement habitué Qui était. Sans、euh, même toucher le public adulte. Oui, oui, exactement. Oui, parce que c'était une danse、euh, qui était extrêmement populaire et qui, qui plaisait donc un peu à tout le monde et ça, ça a aidé、euh, vraiment donc、ouais. à, à populariser le tout. <rire> Nous continuons ces、euh, éphémérides avec、euh, le 14 de septembre 1968, l'album Throat de、euh, Jeff Beck qui entre dans les palmarès pour la première fois. Oui, c'est ça. Donc, on a, on a entendu les, les, un extrait,、euh, I ain't superstitious.、So mm -hmm. C'est un album, on, on a dit、euh, de ce disque-là que c'était un peu le. Comment on dit en français, blueprint? C'était le, le s plans、euh, de base. c'était, u h c'était, u h l'album de référence pour ce qui est devenu un peu le hard rock, le metal.、Mm -hmm. ouais, Alors, la fondation. c'était le、euh, blueprint pour、euh, le premier, le d z e p p e l i n aussi. o u a i s Ouais, ben, en fait, euh, euh, Jimmy Page était、euh, musicien. Oui, sais, un, sur cet album-là. Moi, il a travaillé、justement. sur cet album-là. Avec Keith Moon aussi. Oui. Oui. Sauf que, ben, personnellement, Je préfère le premier Led Zeppelin, mais、euh, c'est vraiment un très bon album, Truth. Oui, quand même. C'est intéressant à entendre. Nous avons également, en 1964, 74, dis-je, e r i c Clapton, qui est au numéro un, avec la pièce I Shot the Sheriff, le、oui. prix, donc, de Bob Marley. Excellente e p r i s e Oui, o、ouais, Mais qui était dans une période un peu plus、euh, sombre pour、euh, Eric Clapton. À ben, en fait, il revenait, il revenait de sa. C'était son m e i l l r e t o u r Oui, c'est ça, c'était son album de retour, puisqu'il venait de passer、euh, quelques années dans les,、euh, dans les vapeurs,、euh, <rire> dans les vapeurs de la drogue, et,、euh, c'est ça, e、euh, entre 69, 70 et 74, là. Euh, il était pas tellement, Eric Clapton. Fait que c'était un, un beau retour, mais l'album, à mon avis, on en a déjà parlé,、mm -hmm. il était raté, lui. Ouais. 461 Ocean Boulevard. Ouais, voilà, voilà. Ouais. On a oublié une date, e、euh, assez importante, dans 64. Effectivement,、euh, oui. Genesis.、Là. Genesis,、euh, qui donne、euh, son premier concert payant.、Euh, c'était dans une petite maison de campagne, e、euh, et c'était pour un professeur de l'école du, d i m a n c h e Donc,、euh, Genesis, en fait, Peter Gabriel était encore,、euh, à l'école l o r s q u i il était au secondaire. Il n'a p a été formé, oui.、Ouais. e、euh, et, euh, je crois même que tous les membres allaient à la même école, e t étaient encore, donc,、ouais. euh, là-bas. Mais,、euh, ça n'a pas pris de temps, en fait, avant que le groupe, e vraiment devienne plus populaire. Et commence Entre autres, enregistrer leur premier album,、oui. uh, From Genesis to Revelation. En fait, c'est sorti cette année-là, en 1969.、Oui. Euh, C'était encore un peu pop à ce moment-là.、Oui. Ils sont vraiment devenus progressifs avec le suivant, en 1960. Le s i c qui、oui. était vraiment un album, un,、oui. un excellent album.、Oui. Ils ne se sont jamais rendus à l'université, eux, parce que ça, ça a décollé. Ils ont joué dans une, des, des universités, oui, mais ne sont jamais allés、oui. à l'université. <rire> Nous avons également, en 1981,、euh, dis-je, cette fois-ci,、euh, le début de la production du film The Wall, donc, basé sur、euh, cet album légendaire、ouais. de Pink Floyd, bien s û r film...、Euh, film, qui... culte. Ouais, film culte. Oui, film culte. Très, très intéressant à regarder、ouais. une fois de temps en temps.、Euh, vraiment, donc,、euh, c'est un film très, très artistique également, pas nécessairement réalisé pour que ça soit très populaire, quoique l'album pas, avait... pas accessible non,、euh, vraiment、ça. pour la m a s s e Moi, je t'avoue que la première fois que je l'ai vu au cinéma, Je me demandais, qu'est-ce que je viens. J'étais quand même. <rire> qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est vraiment très bien. Je suis retourné le voir la semaine suivante.、Euh, j'ai apprécié certains plans, mais certaines choses dedans, mais moi, je ne suis pas un fan de ce film-là. Il y a beaucoup、oh. de gens qui, qui, ont, qui ont du mal à l'apprécier. Moi, ça a quand même bien été la première fois que je l'ai vu. Il faut dire que, par contre, ce que, que j'ai moins aimé, c'est que c'est un film qui date. C'est-à-dire que, en plus, l'édition que j'avais vue n'était、euh, pas nécessairement de très bonne qualité.、Euh, mais je trouve qu'elle est quand même bien tournée, bien f a i t、euh, D'ailleurs, il s présenté à la t é l é Une fois de temps en temps sur、mm -hmm. des canaux comme、euh, Art TV, des choses comme ça.、Oui. Euh, et ça vaut la peine, au moins, de l e v o i r une fois si vous ne l'avez pas vu.、Oui. Mais、euh, moi, ça fait partie de mes films musicaux que j'aime bien. Il、oui. ouais. faut dire que je suis. C'est pas un fan de The Wall n i m p o r t a n t Ouais, qui est pas.、Euh, effectivement, c'est pas nécessairement un, un très grand album.、Euh, pour les, les, les néophytes de Pink Floyd, c'est probablement la meilleure chose qu'ils ont entendu de leur vie,、ouais. jusqu'à temps qu'ils entendent des albums comme a n Emorse et Men's World. Ouais, c'est ça. Des Parce que moi, j'ai connu、euh, Pink Floyd avant ça.、Mm -hmm. Puis pour moi, les albums comme Medal, puis Dark Side of the Moon,、euh, Wish You Were Here. C'est bien meilleur. C'est mieux que, que, que, que、oui. The Wall. Mais par contre, le film,、euh, le, film le spectacle de The Wall, c'est un des、oui. meilleurs que j'ai vu. Ça, c'est vraiment、oui. génial. Pour oui. avoir oui. vu les images, malheureusement,、oui. je n'ai pas pu le voir de mes yeux, mais、euh, j'ai vu des images.、Ah, de Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est hallucinant. Ah oui, effectivement. Ce qui nous amène en 1995. Oui,、hein. en 1995, où les paroles de Getting Better, donc pièce écrite à la main par Paul McCartney, lui rapportent 249 000 lors d'une vente aux enchères à la maison. Ce qui me, la, la question que, qui me chicote, c'est、euh, lorsque, bon, i l a écrit les paroles de cette pièce.、Euh, Euh, qui s'est retrouvé en possession de ça et à qui est allé cet argent?、Euh, J'ignore si c'était, en fait, la façon que je disais l'éphémérite, je croyais que c'était Paul McCartney qui l'a vendu lui-même, peut-être pour、okay. un, un événement de charité, mais en pour, même temps. Pour un organisme de charité.、Ouais, ça, c'est correct. Oui, mais en、ouais. même temps, les Beatles ne gardaient pas nécessairement toutes leurs.、Euh, C'est-à-dire les paroles d'une、mm -hmm. chanson, pour eux, ce n'était pas nécessairement si important que ça.、Mm -hmm. Ce n'était pas l'histoire qui se faisait、mm -hmm. pour eux.、Euh, donc, c e s t peut-être quelqu'un d'autre, mais je crois que ce n'était Paul McCartney pour un, pour un organisme de charité.、Ah, ouais. ça, ça c'est correct. Ouais, Mais ouais, si c'est quelqu'un qui trouve ça dans un studio, qui va vendre ça, p c e de musée plutôt,、ouais, c'est ça. ça c'est vraiment ça, quelque、exactement. chose qui、exactement. doit être marchandé,、ouais. effectivement. Et pour terminer cette journée du 14 septembre, euh, donc, e、euh, des éphémérides, eh bien, en 2008, Metal i c a est au numéro un du palmarès avec Vet t e m a g n é t i c Ben, ça, c'est un bon album, par exemple. Ça, c'est le, le... retour. C'est le meilleur album qu'ils ont fait après,、euh, Injustice for All, là, Vraiment, là, c'était un retour au métal, puis c'était une belle tentative,、euh, réalisée par Rick Rubin.、Euh, on n'a rien à dire contre, e、euh, u contre Vet m a g n é t i q u h c'est... Au moins, c'est un retour aux sources pour eux. Ouais. c'est, un album que je devrais réécouter, d'ailleurs, parce que je l'avais écouté la, la, veille de son lancement. J'avais、mm -hmm. réussi à avoir accès à une copie du disque et,、euh, je l'ai écouté une fois. Je l'ai déposé parce que je suis moins métal, moins fan de m e t a l l i c a que j'étais. Je l'ai déposé sur ma tablette et j'ai pas retouché e puis c e t enlevé. Donc, il faudrait, faudrait peut-être que j'y redonne un,、ouais. un, un essai, là,、ouais. dans les prochains jours. Mm. Mm -hmm. Passons cette fois-ci au 15 septembre, dans ces journées d'éphémérides, qui étaient, en fait, la journée du jeudi cette semaine. e t en 1962, suite à une conférence de presse téléphonique avec les Beatles, le journaliste du Daily Mirror, qui les a interviewés, donc, Peter Jones, déclare que le groupe ne vaut rien. Ah oui. Eh oui. Donc, il meurt. <rire> Un homme de flair. Un homme de, flair. Comme de il y en a en flair, beaucoup、ouais. dans, dans, dans les, dans les médias comme ça. Je, je regardais cette semaine, dans la presse, l on annonçait les sorties de disques. Tu sais, cette semaine, il y avait un nouveau Alice Cooper qui sortait. Il、mm -hmm. y avait un nouveau Dream Theater. Il y avait un nouveau N-Trax. On n'en parlait pas. Non, non. non on ne parlait Dans、pas. les sorties, c'était,、euh, euh, comment il s'appelle, l'ex-hockeyeur, le, le, le, le, le, le, le, le Jonathan Roy. Oui, Jonathan Roy, oui. Le, le fils de, de l'autre. C'est très intéressant, ça pour m o n que oui.、Oh, oh, c'est vraiment oh, très, oh, très, très, très、oh, bon. Oui. bon. Mais tu sais, c'est ridicule. <rire> ridicule. Oui, oui, On parle de ce, que, de, de ce qui est branché, mais ça ne l'est pas vraiment la réalité. Non, c'est ça. Le pire, c'est qu'on va bien souvent leur faire la, la publicité gratuite parce que ce n'est pas nécessairement les albums qui se vendraient le、non. jour au départ. n On passe maintenant au 15 septembre 1969 où Deep Purple présente le concerto pour groupe, et rock, groupe rock et orchestre、oui. voilà, avec le Royal Philhar Philharmonic Orchestra au、oui. Royal Albert Hall de Londres. Il y en a qui considèrent cet album comme un classique.、Oui. C'était une expérience intéressante,、oui. mais dans la réalité, c'est r é vrai m e n t intéressant、non. comme disque. Non. C'est un, un essai, un grand essai dans l'histoire de la musique.、Ouais. Je pense que c'est le premier album qui mélange musique symphonique et rock sur scène. Ouais,、euh, parce qu'il y avait le Moody Blues ouais, qui、oui, l'avait fait Blues, également、ouais. auparavant.、Euh, mais c é t a i t la première fois, je pense, qu'on avait ça, donc en concert.、Ouais. Et, euh, ben, du moins, un premier essai、euh, de, de tentative de mélanger le hard rock、mm -hmm. avec、euh, la musique、euh, symphonique. Puis、euh, l'idée est. De présenter le groupe de rock et l'orchestre symphonique comme des antagonistes, je trouve pas que c'est bon comme idée. Non, c'est ç a s <rire> p o s s i b e Non, c'est censé être,、euh, tu sais, comme des groupes actuels comme Epica, tout ça, se、mm -hmm. servent de. de L'utilisent de... comme un instrument. C'est ça, exactement, pour rehausser, pour embellir leur musique,、mm -hmm. et c'était pas l'idée、euh, derrière. Le projet de John Lord, et c'est peut-être pourquoi c'était un fiasco.、Ouais. Ça a été probablement,、euh, par contre,、euh, quelque, un, un point important, justement, pour ce qui a amené à ce qu'on a maintenant, au niveau de la, de la collaboration entre l'Orchestre Symphonique et le groupe rock.、Mm -hmm. euh, il a fallu faire quelques ratés pour avoir d n s succès par l a s u i t e、euh, Dans les débuts, les p r e m i s les premières tentatives comme ça de mélanger le, le classique avec、euh, le, le métal ou le rock,、euh, Euh, c'était des fiascos,、euh, jusqu'à ce que、euh, Procol Aram arrive avec leur album en spectacle avec、mm -hmm. l'Orchestre symphonique d'Edmonton.、Euh, et、euh, t'as aussi u r i a e qui a fait une,、mm -hmm. euh, c'était une réussite, là, la pièce Salisbury, la pièce titre de leur deuxième album. Mais à part ça, c'était vraiment.、Euh, c'était un peu d o m m a g e Ah oui. <rire> par la suite, justement, parlant de Uriah Heep, euh, eh bien, en 1974, pendant un concert de la formation, le bassiste Gary Tane h est électrocuté sur scène,、ouais. e、euh, t、euh, il a survécu par contre à l'excès. Oui, ça, a r r i v a i t souvent dans ce temps-là,、ouais. le, le s、euh, systèmes électriques et,、euh, les, les, amplificateurs, e u c'était pas très bon, là, c'était pas de grande qualité, et il y en a qui sont morts,、euh... c'est arrivé à plusieurs, là, de, pas de mourir, là, mais à plusieurs d'être électrocutés sérieusement.、Ouais. Ace Freely, le kiss, entre autres, on peut voir aussi,、euh, dans le film L.A.B. Be, des Beatles, George Harrison, qui、ouais. est pas capable d'enlever sa main du micro, ouais, il est ouais, en train d'être、ouais. électrocuté ouais. aussi. Ouais. Je pense q o n l'a remarqué ouais, assez vite,、ouais. mais,、euh, ça, ça fait partie, justement, de des, ces trucs qui pouvaient arriver, qui étaient vraiment fréquents. Donc,、mm. euh, les, les artistes de l'époque étaient vraiment,、euh, des v r a i s c'était dangereux. C'était dangereux. <rire>、euh, Gary Thane,、euh, bon, il est pas mort, là, mais,、euh, il a quitté le groupe,、euh, pas longtemps après, mais lui, c'est parce qu'il y avait des gros problèmes de drogue,、mm. euh, C'était un consommateur de drogue dur. e c'est jamais bien. Euh, nous passons cette fois-ci en 1976 a、euh, v e c l'album, disent, de Royal Scam de Steely Dan, qui est certifié disque d'or. Oui, c'est un de leurs bons disques, et on, on, va en entendre un extrait dans le prochain bloc musical.、Un、très bon disque de ce duo qu'on pourrait qualifier de, c'est le duo le plus cool au monde. c'est un excellent <rire> exemple de mélange réussi entre le rock et le jazz. Effectivement, oui. Euh, la même journée, eh bien, le, le, le 15 septembre 1976, Ringo Starr lance l'album Ringo's Roto Graduate. Ah, ben, ça, c'est pas mal m o y a b o n par exemple. <rire> c'est parti、euh, des moins bons albums. Ah, ça, oh oui, ça, c'est vraiment pas bon.、Là. Je,、mm. je l'ai à la maison, j'ai écouté une fois, je pense, et、ah, puis,、ouais? euh, euh, c'était pénible. <rire> Euh, j'essaierai peut-être de lui donner une écoute une fois de temps en temps. Ah, je、euh... sais pas si ça va, appeler sérieusement. Non.、Alors? Non, non, écoute-le pas. Regardez, e u l u s les, bons albums de Ringo. Oui, c'est ça. Oui, s Ringo, tout simplement. Oui. Oui.、Euh... Ringo e t l'album homonyme est donné, mais、mmh. vraiment、euh, divertissant. Avec une、euh, bonne, une belle collaboration avec、euh, George Harrison, qui a écrit quelques pièces.、Euh, oui, mais George,、gens. Ringo, euh, euh, John a u、euh, John et、couleurs. Paul. Paul aussi. Paul, Paul a écrit oui, une pièce Paul a écrit avec Ringo.、Euh, oui. oui. Ringo City. Ça s'appelle、euh, Six O'Clock.、Ouais, c'est l'album Good Night、uh, Vienna que Paul est absent, je crois. m a i e n Ça,、uh, je me, me rappelle pas si était Paul Vienna, était sur Good Night Vienna, mais、euh, John était là pour une、mm -hmm. pièce et、euh, George aussi,、ouais. c'est d'ailleurs pendant les enregistrements de Good Night Vienna que、euh, John Lennon a pris sa fameuse photo avec son chandail New York City. Ah ouais? Oui, c'est,、ah. euh, on le voit dans la pochette, en fait, il enregistre avec ce chandail-là. Il y a une photo、euh, semblable à celle qui a été mise sur les c h a n d a i l s qui se retrouve dans la pochette de Goodnight v i e n n r Ah. Euh, donc, euh, ça a p r o b a b l e m e n t été pris en même temps parce qu'il y avait la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes. Oui.、Euh, on, ouais, ouais. on peut, on peut s'imaginer. Oui. Euh, nous avons également,、euh, par la suite, en 1979,、euh, la sortie de l'album Slow Train Coming de Bob Dylan. C'est,、euh, le premier album d'une série、euh, de disques religieux.、Euh, puisque Bob Dylan <rire> était à l'époque un born-again Christian et,、euh, c'était donc,、euh, la、une、période.、Euh, période consternante. Ouais, ouais. ouais. n e période où les albums n'étaient pas très bons, n'étaient pas c h e n t s Non, non, c'est ça. C'était, c é t t ils chantaient des bondieuseries.、Ouais. Et les gens qui payaient pour aller voir un spectacle étaient très fâchés parce que ils, ils, ils faisaient seulement des chansons religieuses, là. Il chantait des bondieuseries comme ça, et、euh, les gens voulaient entendre、euh, Like a Rolling Stone ou、ouais, ouais, euh, des trucs comme ça, et lui refusait. Alors les gens étaient très, très fâchés. p a r e q e l tu a y e s e et... s t a s e demandé comment il faisait son argent à l'époque, parce que ça ne devait pas être de bonne période financière non, pour lui.、Là. Sûrement pas.、Non. Euh, nous avons également, en 2003, cette fois-ci, on fait un bond en avant quand même assez important.、Euh, e <rire> n 2003, Billy Corgan annonce que, annonce en fait la fin de son groupe Zwan. <rire>、euh, c'était son groupe post Smashing Pumpkins.、Oh, ouais, y'a pas、formu. personne qui a pleuré à la, non? À la fin de, de Zwan. Ils ont fait seulement un album、ouais. très moyen,、euh, avec une, une pochette épouvantablement à l'aide. s effectivement.、Mm. J'avais vu une fois à la télé, c'était pas, c'est pas excellent. Non. C'était très, très bon. Bon, b i l l y Corgan, hein. Oui, c'est pas, pas nécessairement. Il, il a réalisé des bons exploits avec Smashing Pumpkins, mais justement, c'était parce qu'il était avec、mmh. les Smashing Pumpkins. Il avait beau écrire des chansons. Il y avait un、oui. groupe avec lui aussi pour les m b e l l i r Mais tu te rappelles aussi des derniers albums que les Smashing Pumpkins ont sortis C'est pas, pas, pas très bon. bon non, ça n a pas marché. Il faut rester Alors, dans les、classiques. c l a s s e s C'est pour ça qu'il a, a mis de côté les Smashing Pumpkins, essayé de partir Zwan, c'est un fiasco. Mmh. Et mmh. le retour par la suite avec、ah, les Smashing、ah, Smash Pumpkins.、Là. Nous avons par la suite, e n cette journée du 15 septembre 2004, le décès de Johnny Ramone, qui a été donc guitariste légendaire des Ramones,、mm -hmm. qui, malheureusement, est décédé le 15 septembre 2004. Oui. Et, et, pour terminer, en fait, cette journée également,、euh, du 15 septembre, nous avons un autre décès en 2008, celui de Richard Wright, claviériste et membre fondateur de Pink Floyd. Il est décédé d'un cancer à l'âge de 65 ans. Oui, ça, c'était,、euh, consternant parce、ouais. que,、euh, On n'a pas、euh, été mis au courant. C'est ça. Personne ne le savait. Et, ma m a Blonde m'arrive avec,、euh, ça, cette nouvelle-là, que, un des membres de que le claviériste de Pink Floyd est décédé. Je dis, tu, tu te trompes sûrement, c est, c est,、euh, non, non, c'était, c'était vrai,、mm -hmm. c'était bel et bien、mm -hmm. Richard Wright, et puis,、euh, bah, ça a mis fin aux espoirs、euh, des, des, gens de voir un jour、euh, le Pink Floyd original. Oui,、euh, pas original, parce que cette Barrett, ouais, aussi, Barrett était décédé, e、euh, mais euh,、mm -hmm. de voir du moins la, Formation Classique de Pink Floyd, de revenir ensemble un jour. On va tout de suite en écouter une pièce, une des pièces、euh, les plus belles, les plus marquantes、euh, qu'il a、euh, enregistrées dans les euh, années euh, 60, celle-là. Non, c'est 71, p i n k f、voilà. l o y d Vous êtes sur des ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! With so many fools, playing to roles, trying to impress, but feeling rather empty. I had another dream. What the way to spend that evening? The y a l l turn up with their friends, p l a y i n g the game. They're in t h e s scene,、oh, should I should have be? been far away. Wee, wee, wee. Picture of the place w h r e t e memory has e e n before. I o p e n the door. Someone speaks. She would very much like to go out to a show. So, what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway. Frontal I go. Traffic's moving rather slow. Arriving late. There she waits, looking very angry. As cross as she can be. Getting o p and thrust a o u t remembering with me before. I open the door. よろしくお願いし Don't Take Me Alive, c'est tiré de leur album The Royal Scam. Très bon disque, paru en 1976. Juste avant ça, on a entendu Pink Floyd avec une composition de Richard Wright, Paint Box. Je pense que c'était paru sur l a face B d'un 45 tours à la fin des années 60, mais on retrouve cette pièce sur l'excellente compilation Relics qui est sortie、mm -hmm. en 1971. Midi une, vous êtes à l'émission A Classic c en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefer, v e é m i s s i o n entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est maintenant rendu aux éphémérides du 16 septembre, donc aujourd'hui même dans le temps. Et effectivement, et nous débutons en fait avec l'anniversaire de Baby King qui est né, lui, le 16 septembre 1925, ce qui lui fait 86 ans. Ouais. Et, il y a encore pas longtemps, je pense qu'il y a deux ans, il faisait encore des, des tournées de s p e c t a c l e mais、oui. il a p r i s sa retraite.、Là. Oui, exactement. Oui. Il peut donner, il peut faire des apparitions oui, de son sang, temps, en temps, temps, temps, temps en temps,、oui. mais il ne fait plus de tournées、euh, tournée. incroyables. Oui, C'est un peu normal. Ouais, hein, bah, les bah, six on six ans, peut prendre sa retraite.、Oh, euh, ouais, ouais. <rire> je, je suis sûr qu'il est quand même assez bien entier pour ça. Oui. En 1942, nous avons également la naissance de Bernie Calvert, qui était, lui, bassiste des Hollies, et qui、mm -hmm. célèbre, lui, ses 69 ans aujourd'hui,、mm、hein. -hmm. En 1963, les Beatles lancent le s i n p l e She Loves You aux États-Unis, également, donc, était e、ah, très bonne bon、euh, pop. t e très b o n n e pop-bombons, ça. Oui, oui, oh, oh, oui, oh, oui. Exactement.、Oui, Excellente. Euh, également, en 1967, l'album Are You Experienced de Jimi Hendrix, e n t r e sur les palmarès, l pour la première fois. Un album un peu moins pop bonbon, justement. o u i tout à fait révolutionnaire.、Euh, i marque la、euh... fin de, de l'innocence des adolescents qui,、ah, et, qui, qui ouais. avaient acheté c h e z l o v e You. En 1967, là,、euh, quelqu'un qui mettait ça sur sa table tournante pensait que c'était la fin du monde, ouais, là, exactement. C'était révolutionnaire. Ah oui, c'était toute une expérience. Are You Experienced? <rire> Nous avons aussi en 1970,、euh, et bien dans un sondage du Melody Maker, Led Zeppelin déclasse les Beatles en tant que groupe favori des jeunes britanniques pour la première fois. Ouais,、euh, ça, ça, ça devait arriver un,、oui. un, un jour et、euh, qui de mieux que Led Zeppelin pour déclasser les Beatles Exactement.、Euh, un super groupe pour déclasser、ouais. un autre super groupe.、Si ouais, ouais. Ça, on voit. Exactement. Ça, c'est la vie. Il、mm -hmm. euh, y a des g e n s comme ça qui ont marqué l'histoire de par leur génie, comme les Beatles.、Mm -hmm. Et les générations qui suivent ne savent pas nécessairement l'importance qu'ils ont eu e e u、euh, parce que,、euh, on arrive à quelque part et puis on, on pense que tout était, o u t é t a, été, tout a été comme ça, toujours.、Ouais. Et,、euh, ça, c'est dommage. Moi, quand j'étais polyvalente à l'époque, là, il、euh, y a ple plein de gens qui r i e n t de moi parce que j'aimais les Beatles. Mais <rire> quelqu'un qui rit des Beatles, c'est quelqu'un, à mon avis, qui,、euh, Tout à fait inculte. Oui, effectivement. Et、euh, les Beatles, d'ailleurs, qui sont redevenus populaires maintenant,、euh, lors, des shows, lors des concerts de Paul McCartney, on peut voir plein de jeunes,、oh、oui, des adolescents qui, qui vraiment adorent ça,、oh oui. euh, qui, ont, qui ont redécouvert ça. Qui,、mm -hmm. Maintenant, c est, c est, on n'est plus une risée lorsqu'on a les、ça. Beatles. Non, non, tu sais. Mais tu sais, maintenant, je te dis ça, je faisais rire de moi, mais ces gens-là, ils aiment les Bee Gees, Oui, tu sais. C'est quelque chose qui n'a pas plus de bon sens. Tu sais, s t a y In g Alive, là, c t a i t Come On, là. T'sais, t'sais. <rire> alors, ah, quelle époque! <rire> en 1972, cette fois-ci, John Lennon et Yoko Ono lancent l'album Sometime in New York City.、Ouais. On p o u v a i t retrouver d'ailleurs des enregistrements sur cet album de John et Yoko qui jouent avec les m a r g e r s of Invention. qui, était sur cet album. Oui. Également.、Euh, écoute, c'est un album、oui. qui était, qui était très mal accueilli, h e i par les critiques,、oui, par le oui, public oui. aussi, parce que, tu sais, Lennon, tu sais, un millionnaire qui te fait la morale, là, tu a i s Oui, c'est、euh, ça.、Euh, c'est, c'est jamais très intéressant et pas bien vu et même ridicule.、Euh, mais moi, je, je j a i m e bien cet album. Je trouve qu'on y retrouve quand même des pièces qui sont intéressantes si on fait fi des paroles,、là. Oui. e、euh, et puis la présentation est très belle. Oui, effectivement. C'est、ouais. un très bel album. Oui. Honnêtement. Euh, nous avons également, en 1977,、euh, toujours dans cette journée du 16 septembre, le décès de Mark b o l a n、euh, mieux connu sous le nom de T-Rex. En commune, il est en fait de T-Rex.、Euh, il avait, lui,、euh, 29 ans, et il est décédé dans un accident de voiture. o u i très jeune âge pour décéder. Également, en 1984, Dire Strait s est au numéro 1 du palmarès avec la pièce maudite m o n e y for <rire> Nothing. Qui, euh, qui, qui, s'est fait brasser dans les dernières、ouais, années. ça, en fait. c'est complètement ridicule. Oui. On l'avait、oui. interdit sur les ondes l'année dernière, je pense,、bien. il y a un an, là. Euh, parce que、euh, y a quelqu'un qui a porté plainte parce <rire> qu'il y avait des paroles offensantes. Mais c'est parce que cette chanson-là, elle avait 40 ans. Ouais, exactement. Elle marque, et... d'ailleurs, un, un changement dans, dans, dans l'histoire de la musique, p a r c e q u e les mots qui étaient, qui étaient utilisés dans cette pièce-là ne seraient plus tolérés aujourd'hui. Mais、mm -hmm. à l'époque, c'était quelque chose qui était encore courant dans le langage.、Mm -hmm. Donc,、euh, d'ailleurs, c'est une pièce qui a tellement, mais tellement joué dans les radios commerciales. Ouais, là, ouais. Tout le monde connaît ça, ouais, Alors, c o n n a î t ça. o u i e x a c t C'était vraiment ridicule, là, le, le, ce, ce, ce geste. q u c e qui se moque des, des artistes、euh, du, du glam metal de l'époque et、mm -hmm. autres qui、euh, passaient sur MTV? Donc,、ouais. avec Sting, d'ailleurs, qui participe à cette chanson-là.、Ouais, mais c'est lui qui chante,、euh, on entend au début. I Want、là. My MTV、ouais. euh, qui, qui se retrouve là-dedans. Et、euh, d'ailleurs, cette pièce-là, maintenant,、euh, c'est-à-dire,、euh, est redevenue、euh, présentable en ondes,、euh, reste quand même offensante selon、euh, les, les, les gens qui contrôlent les ondes r a d i o f o n i q u e s mais、euh, peut être diffusée、euh, sans problème, sans représailles. <rire> me. <rire> par la suite, en 1993,、euh, la maison de l'ex-chanteuse、euh, de Jefferson Airplane,、like、Grace Slick, est détruite euh, par、euh, un incendie. Et ça allait beaucoup la marquer、euh, par la suite. Elle allait avoir des, certains problèmes avec、euh, la police et tout, dû au stress.、Euh, donc, qu'est-ce que ça lui a causé? Puisqu'elle a tout perdu, s e s p o s s e s s i o n s Oui, c'est par hein, la suite qu'elle、euh, a menacé des policiers avec ouais, un fusil. Exactement.、Ouais. Je pense que c'est les temps qui ont suivi. Peut-être dans l'année qui a suivi, où、mm -hmm. ça, ça, ça a vraiment mal tourné. Et pour puis elle, Grace n'était pas. Mal,、euh, mal intoxiquée, ce temps-là. Oui, oui,、ouais. ce qui aidait pas, en plus. Et nous terminons cette journée du 16 septembre avec en 1998 les membres de Mott t e Hoople qui、euh, se réunissent pour une première fois en 24 ans lors d'un événement promotionnel dans un Virgin Megastore. Oui. Ça devait être intéressant à voir. Oui, je pense qu'ils travaillent encore、euh, de temps en temps ensemble.、Mm -hmm. Oui, une fois de temps en temps, ils sont, sont devenus un petit peu plus populaires dans les dernières années、mm -hmm. avec des reprises de leurs chansons. Et, dans des films aussi sur des bandes sonores.、Mm -hmm. Donc,、euh, on peut en、oui. profiter. c'est tant mieux, ils sont bienvenus. Ce qui nous amène au 17 septembre. Effectivement, le 17 septembre 1931,、R、RCA ou RCA Victor, en fait, débute la démonstration de son nouvel, son nouveau médium de diffusion, en fait, le disque à long jeu de 33 tours et un tiers. <rire> <rire> u、euh, n médium bien aimé de notre part. Oui, oui. oui. Et qui,、euh, Euh, donc, 80 ans après sa, sa présentation, sa première présentation est toujours d'actualité puisque les ventes de disques v i n y l e s les temps oui, ont, oui, ça ont ça augmenté ça. dans les années 8 u g m e n t beaucoup. Parce que、euh, la plupart des mélomanes、euh, préfèrent, mm -hmm, euh, ouais. préfèrent le. le, le, le, le, le Le, Le format vénile,、ouais, ouais, ouais, parce ouais. que, ça, ça, ça, ça, ça me, l'MP3, là, ça, ça me p a s bien, ça. Non, exactement. À moins d'avoir une extrême qualité, mais encore là, ça sent e n e s il a s t r o p c l a i n d r C'est c o m p r é h e n s i b l C'est sûr que si t'es u un m é l o m a n e tu vas préférer entendre, tu sais, vraiment, ton, écouter de la musique sur,、euh, Un format de, qui, est, qui, est, qui est de qualité. Le, le CD n'est pas si mal, là,、ouais. mais le Vénéle s t mieux.、Ouais, C'est le seul format d'ailleurs où la musique est, est physique, si on veut, en,、mm -hmm. vrai, en bon français, p a r c e q u i l n'y a rien de compressé. C'est vraiment un jeu d'aiguille et、ouais. de plastique. C'est vraiment très très intéressant. Nous avons également en 1967, u、euh, n e apparition,、euh, légendaire des Doors au Ed Sullivan Show.、Euh, ils ont,、euh, alors présenté Light My Fire et People Are Strange et on se rappelle que Ed Sullivan avait refusé d'aller serrer la main à、euh, des Doors puisque i l ils... ils, ils, ils, ils... En fait, l e comité de la censure d u réseau a v a i u CBS, avait demandé euh, de euh, censurer, euh,、euh, quelques pièces, l e mot higher, i t o l avait demandé d'enlever le mot higher de la pièce. Et,、euh, Morrison a refusé de le faire, donc. En fait,、euh, il a dit qu'il allait le faire et、ouais. dans, lors des pratiques de l'après-midi, il chantait better, à l'appel、mm -hmm. de higher,、mm -hmm. mais le soir, il a chanté higher. Euh, le film d'Oliver Stone, à cet égard-là,、euh, qu'il a, qu a fait sur Lee d o w e s et sur、euh, uh, Jim Morrison, était、euh, fort malhonnête,、euh, oui. parce que dans le film, on voit Val Kilmer qui s'avance devant la caméra et qui、euh, fait par exprès pour、euh, ponctuer le higher. Alors que dans la réalité, c'est pas arrivé, ça. Non, non, pas du tout. Il,、euh, même qu'on pourrait dire quasiment que Morrison était nerveux à ce moment-là, lorsqu'il l'a fait, parce qu'il bougeait pas et il n'a pas nécessairement, justement, mis une consternation sur non, la pièce. C'était vraiment.、Euh, Euh, très, très, très, très sobre représentation. Et pratiquement la même heure, la même journée, les Who,、euh, présentent My Generation à l'émission télévisée des s m o t h e r s Brothers Comedy Hour. u、euh, n incident, par contre, arrive lorsque des explosifs, e x p l o s e n t dans l'ampli de、uh, Pete Townshend, e t lui en dommage l'oreille. En fait,、uh, Keith Moon était responsable puisqu'il a utilisé le trip d'explosifs prévus dans l'ampli. On peut voir,、euh, cet extrait-là au début du film de Keith.、Oh, On peut、All、voir、right? que c e s é t a i t pas prévu parce、non. que Pete Townshend a complètement sonné. <rire> o、okay, k oui. Ouais, ben, c'est,、euh, normalement, il aurait dû avoir une petite quantité d'explosifs juste、oui. pour faire un effet incroyable, mais、oui. ça a vraiment explosé. Il est arrivé quelque chose de semblable aussi au Californian Jam avec、euh, Deep Purple où、mm. on avait mis beaucoup trop d'explosifs、ouais. et on voit、euh, Richie Blackmore qui est soufflé, qui revole dans les airs, là. Il vole vraiment. <rire> avec le feu à l'arrière-plan. Ça a été, quand même, ça devait être de belles images. Oui. Et pour terminer cette journée du 17 septembre 1991,、eh、bien nous avons le décès de Rob Tyner, qui a été chanteur, lui, pour le groupe MC5. Il est、oui. décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 46 ans. En fait, je pense que tous les membres du MC5 sont décédés. Je crois que oui.、Et、les deux、mmh. guitaristes aussi, il me semble.、Mmh. Donc, le groupe a été décimé, m a l h e u r e u s e m e n Oui, tout à fait. Et nous terminons cette semaine des éphémérides avec la journée du 18 septembre qui représente le dimanche de cette semaine. Et nous débutons donc avec, en 1952, la naissance de Dee Dee Ramone. Ah, un autre Ramone. Un raciste, oui. oui. Un autre、oui. Ramone. On a vu tout à l'heure Johnny Ramone qui, euh, qui, euh, décédé euh, en 2004. Pas décédé, qui était, était ah oui, c'est vrai,、oui, c'était son décès, mais non pas sa naissance, ben oui, t'as raison. Et, euh, i l u i est décédé, décédé également, mais il est né en 1952.、Mm -hmm. euh, il était bassiste de la、mm -hmm. formation. n le 18 septembre 1964, les Beatles ont la frousse alors qu'une alerte à la bombe est déclenchée sur un vol que le Fab Four devait prendre pour Dallas. S il s'agissait, bien sûr, d'une fausse alerte.、Mm -hmm. Donc, ça a v a i ça n e faisait que de commencer,、euh, ces, e s alertes et ces menaces la sur la vie des Beatles. Ouais. Ouais. Et,、euh, le 18 septembre 1970 marque également le décès de James Marshall Jimi Hendrix. Bien、ouais. sûr,、euh, il est retrouvé mort dans son appartement de Londres. La cause du décès est une surdose de pilules pour dormir. Il avait uniquement 27 ans. Oui. Okay, il était, était épuisé et il avait décidé qu'il voulait vraiment dormir beaucoup. <rire> oui,、ouais, exactement. Il en a trop pris. Il est ouais, mort. C'est、ouais. ça. Et、euh, je pense qu'il avait mélangé aussi avec l'alcool. Mais en fait, il était réticent à prendre, je crois, autant de pilules au départ. Et c'est la fatigue qui a fait qu'il n'y、ouais, avait pas le choix.、Euh, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas de l'héroïne. Non, non, non, c'est des pilules pour dormir. En 1971, cette fois-ci, Pink Floyd présente l'album Atom Heart Mother pour la... dans le cadre oui, du festival de musique classique de Montreux. Il s'agit du premier g r o u proc e k à se produire dans ce genre de festival. Oui. C'était considéré comme une pièce. On, on, a, on en a déjà parlé、euh, de, de cet album. C'est un album qui ne fait pas l'unanimité. Non.、Euh, mais moi. Je l'aime bien, cet album.、Ah, j'adore, moi, cet、ouais. album-là. Entre autres, avec, euh, euh, Alan, Psychedelic Breakfast. o u i ça, c'est plus est... expérimental. o、ouais, u、euh... i c'est, d'après moi, ce qu'il e s a emmenés, d'ailleurs, à présenter à Montreux, puisque c'est une pièce de musique classique contemporaine. n o u Si on veut, on fait l'utilisation des bandes d'enregistrement et de micros hyper sophistiqués pour avoir du très, très bon son.、Euh, mais le reste de l'album est vraiment incroyable. Entre autres, Fat o d s o n et If, qui et, sont e t c'est u n autre tentative euh, réussie euh, de mélange de musique symphonique、mm -hmm. avec un groupe de rock, là,、ouais. parce que la pièce à Thomas m o r d e r h c'est une longue pièce instrumentale、ouais. et vraiment, c'est une pièce rock classique. Oui, oui, exactement. a <rire> très bien réussi, la suite, donc, à Tom Mark m o n d e r oui, également.、Euh, qui, qui ouvre l'album, d'ailleurs, ça, là. Oui, c'est, c,、ouais, c e elle, elle occupe la façon au complet. Oui, oui, effectivement, de effectivement. Oui. Mais c'est pas、euh, évident, par exemple.、Là. Non, c'est sûr. Ceux ça, qui s'attendent à The Wall, là, Non, on n e s t p a s encore t r è s l o i n On va、euh, le... f a ils, r e e a u t en attendant, s ils, ils, ils, ils, ils, i l t ils, a l s m a s ils, ils, r l s ils, ils, e l s ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, i e s ils, i t s ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, i l r ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, Euh, euh, e t donc, chacune,、euh, chacun des membres du groupe ont une pièce,、euh, qui sont composées par eux.、Ouais. e、euh, t、euh, ce sont de très, très bonnes pièces. Je, je trouve que Pink Floyd s'est trouvé vraiment avec la bonne medal, l、ouais, qui ouais. est sortie un an plus tard. Exactement. Ils ont trouvé、mmh. leur vraie voie. Nous,、euh, avons par la suite, eh bien, pour terminer cette、euh, journée d'éphéméride,、euh, donc, du 18 septembre et également de la semaine, eh bien, en 1978, les membres de Kiss lancent tous un album solo dans un grand coup de publicité. Et ça, c'était génial. Oui, c'était génial parce que,、euh... Euh, moi, j'étais très jeune à l'époque et,、euh, lorsque j'ai vu ça dans les bacs, j'étais、euh, stupéfait parce que j'avais aucune idée qu'ils allaient faire ça.、Oui. Et, e、euh, u l a v a i s quatre albums de kiss qui sortaient comme ça d'un coup. Euh, c'était génial. Sauf que dans les faits, e、euh, u après les avoir entendus, j'ai déchanté parce qu'il y avait seulement celui d'Ace Freely qui était vraiment bon. Celui de Paul était quand même, il y avait des bons, de bons trucs dessus.、Mm -hmm. Mais celui de Gene et surtout <rire> Peter, c'était vraiment mauvais, g e n e Simmons aurait pu échapper en un star.、Ah, oui,、ouais. c'était affreux, c'était affreux. Vraiment, là, catastrophique. Et,、euh, Ben, c'est ça, c'est que, à ce moment-là, Kiss allait très mal, h i n Ça, on le savait pas, parce qu'on cachait ce genre de choses-là, mais, a c e n é t a i t plus tellement motivé.、Ouais. Euh, Peter non plus. Mais, pourtant, il aurait dû se motiver, parce que quand on regarde ce qu'il a fait v e r s la suite, là, il avait intérêt à rester avec Kiss. <rire> euh, mais, euh, il voulait quitter le groupe. Et,、euh, là, ce qu'on a fait, on a fait un compromis. On a dit, on va faire chacun un album solo.、Mm -hmm. On va les lancer simultanément. Et puis, c'est brillant, c'est génial, comme i dit. C'est un très, très bon conseil. Oui. Et,、euh, et ça, ça aurait pu être merveilleux si tout le monde avait été doté du, de la même proportion de、du、talent. talent、ouais. Mais、euh, c'est là qu'on a vu qu'Ace e、hey, était vraiment le king. Oui, o u c'était le、quatre. meilleur.、Ouais. Et、euh, c'est ça. Mais ça, quand même, ça a quand même euh, conduit euh, au départ,、euh, deux ans plus tard, de Peter Chris、mm -hmm. et de Ace f r e e l e y Ace f r e e l e y qui a quitté également. En 83, d'ailleurs. Oui, ben, en 83,、euh, c'est ça pour,、euh, ils se sont la présentés. La même date. Oui, la même date. Ils se sont、euh, présentés pour la première fois officiellement en public sans maquillage et c'était sur les ondes de la station MTV. C'est pour parler de leur nouvel album、euh, de l'époque, l'album Lick It Up. Oui. Mais ça aussi, ben, c'était, c'était génial. Il y avait comme pas le choix parce que.、Mm. Kiss,、euh, Leur fanbase avait vraiment diminué énormément、oui. euh, euh, depuis、euh, 1979-80, et、euh, ça attirait plus grand monde.、Euh, c'était vu même comme une blague. Oui, Kiss. Alors,、euh, ils ont décidé d'enlever de, le, le maquillage comme ça, et puis ça, ça, ça a quand même donné un, un boost à leur carrière.、Oui. Alors, ça aussi, c'était quand même bien. C'était une bonne idée.、Mm. Eh bien, merci beaucoup, Simon, encore une fois. C'est ce qui termine les éphémérides. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions cet automne.、Euh, tu en commences une toute nouvelle.、Oui. Lundi. Catalepsie qui、oui. débute lundi prochain. Tu peux nous en parler rapidement? Eh bien, à chaque semaine, on va toucher un thème,、euh, différent. Et, et... Le, le, décortiquer, le, vous le présentez, donc, dans une, d'une façon particulière, en fait, avec plusieurs étapes. C'est-à-dire, on va vraiment toucher différentes sphères,、euh, de, de, de, de, de cet objet, de cette chose. Ça peut être à la fois une chose physique, quelque chose, un concept également qui va être abordé à la fois musicalement, mais à travers les textes et l'histoire également de ce truc. D'ailleurs, comme la, la première semaine, ce sera la radio. Et on va toucher, entre autres, à l'histoire de la radio, mais également à la représentation de la radio dans la musique. c e que les artistes également en pensent? Et,、euh, ce qu'elle est d e v e n u avec、euh, le temps et ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, donc c'est lundi de 20h à 22h、oui. et évidemment aussi tu animes album classique, juste avant classique,、oui. euh, les vendredis à 10h et en reprise les mardis à 4, 14h, 14h oui. Oui. et les samedis le samedi de demain à 16h. Donc merci encore une fois beaucoup,、merci. Simon, ce fut très plaisant.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 Qui est toujours considéré par plusieurs comme le plus grand guitariste de toute l'histoire du rock. Je parle de Jimi Hendrix, la pièce-titre de son premier album, le révolutionnaire Are You Experienced de 1967. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est、si、fou! I'll、then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and、uh, can't be sold? So, uh, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I am.、Oh, let me prove it to you. <laughs> If you just take hold of my hand, oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? Not necessarily stone, but beautiful. Voici maintenant votre capsule Infocampus. Les comités des Jeux du commerce UQ t r Et de place à la relève en gestion vous invite à venir défier les différents partenaires, collègues et étudiants lors de la toute première édition de leur tournoi de golf commun visant autant le réseautage que le financement de leur comité. Le coût normal est de 100 dollars et pour les étudiants, 85 dollars, incluant la voiturette de golf, l'animation, le souper et bien plus. L'activité se déroulera le 23 septembre prochain au Club de Golf Godefroy. Les auditions de la troupe de danse Millennium auront lieu le 19 septembre prochain à 19h au local 3605 du pavillon de chiropratique. Les danseurs doivent arriver tôt et être habillés de façon adéquate afin de participer à l'audition qui consistera à exécuter une chorégraphie que le directeur artistique enseignera sur place. Cette année, les auditions sont offertes aux étudiants de tous les départements de l'UQTR. La troupe est également à la recherche de chanteurs et chanteuses. Le traditionnel Foam Party du comité Intro Rapide de l'Association des étudiants en loisirs, culture et tourisme aura lieu le 22 septembre à 22h au 10-12 Nérébauchemin. Vous pouvez dès maintenant vous procurer des billets en pré-vente au coût de 12 dollars. Sachez également que le comité est à la recherche de bénévoles. C'était votre capsule InfoCampus. T-shirt, crayon, carte d'affaires, manteau, autocollant.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 10-9-8-7-6-Iron-Z-C-T-Wash. <hazı> <hazı> I'm gonna <gülüyor> quit it. Yo, fuck. Avec la pièce-titre de l'album Valleys of Neptune, qui était constituée de matériel inédit enregistré entre 1968 et 1969. Et, mais c'est sorti seulement l'année dernière, au début de l'année 2010.、Et、je vous rappelle que Jimi Hendrix, est,、euh, on va souligner son anniversaire, le 41e anniversaire de son décès, dimanche le 18 septembre. Décédé à 27 ans en 1970. Il aurait 68 ans aujourd'hui. Juste avant ça, on a entendu deux pièces du Jimi Hendrix Experience tirées de leur premier album révolutionnaire, Are You Experienced, qui est paru lui aussi il y a exactement、euh, 44 ans cette semaine, soit en 1967. On a entendu Fire et la pièce titre Are You Experienced. Midi 33.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 Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é d e m a n d l e s s e s Voilà, diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89. FM.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 ビー <R> ・ア en ・リ・レイトル。ビー・ア、so ・リ・エン・ワンチェ・ダニエル・コテオコリマソン、イドワ・リヴィアン・メタル・ポンコム、オフコード、40ドル、ポンソワー、70ドル、ポンソワー、コンティティ・リミティ。CD ・コンピューション・ドブル、ミー、ガーディティ・ディ・ガーディ・レコード。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 Avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes pis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines, tu vas voir, mon Dany, on va te les changer les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait e embarque avec moi, on s'en va au 41-70 Boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89, Paul. c l a s s i q u e jusqu'à 17h. Le titre du dernier album qu'ils ont enregistré avec Ozzy Osbourne dans les années 70, Never Say Die, c'est sorti plus précisément en 1978 et il y a des, de fortes rumeurs de plus en plus sérieuses qui, une, qui parlent d'une r é f o r m a t i o n de Black Sabbath avec Ozzy et qui sont en train de travailler sur un nouvel album en ce moment même en Angleterre. En tout cas, c'est à suivre. Juste avant ça, on a entendu encore Black Sabbath, mais cette fois-là avec Ronnie James Dio, avec la pièce Children of the Grave qu'on retrouvait sur leur excellent album Heaven and Hell de 1980.、Et、au début du bloc, on a entendu le classique The Wizard tiré du non moins classique premier album de Sabbath paru, album homonyme paru en 1970.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 私たちの皆さんは、私たちの皆た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 Avec la version spectacle de Calling Dr. Love, qu'on retrouve sur leur album classique l i v e 2, paru en 1977, et juste avant ça, on a entendu la pièce avec l ô t u r e Leur dernier excellent album, Sonic Boom, qui est p a r u en 2009, la pièce Say y i a Et au début du blog, on a entendu Hide Your Heart, ça c'est tiré du disque Hot in the Shade de 1989, pièce que, composée par Paul Stanley, qu'il avait aussi offert à Ace f Relay, qu'il a mis sur son album, Trouble Walking, excellente version de Ace f Relay d'ailleurs.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 The Realms of Death. Excellente pièce tirée de cette pure merveille qui est l'album Stained Glass.、Uh, Stained Glass plutôt. Paru en 1978. Et juste avant ça, on a entendu Living After Midnight, un autre classique tiré de ce que plusieurs considèrent comme le plus grand album de Judas Priest, c'est-à-dire British Steel, paru en 1980.、Et、au début du bloc, on a entendu Alien the Electric Eye,、euh, tiré d'un autre album classique de Priest, soit Screaming for Vengeance de 1982. Je vous rappelle que Judas Priest sont en tournée de spectacle d'adieu et qui seront à Québec, au Colisée Pepsi, le 23 novembre. Et à Montréal, Au Centre b e l l le 24 avec les formations Black Label Society et Thin l i s i e r en première partie. Ça devrait être、euh, excellent comme、euh, soirée. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Judas Priest,、euh, ce dimanche 18 septembre, BCI présente、euh, Catatonia et Heaven's Cry avec Unbeing au Fofun électrique. Ça devrait être une bonne、euh, soirée. On risque d'avoir、euh, Catatonia En entrevue, la semaine prochaine, à Rock Classic. u h lundi 19, The Moody Blues seront au Saint-Denis. Mercredi 21, BCI présente Evergreen avec Sabaton, Power Glove et The a b s i n t h e Ça, c'est pour vraiment, pour les amateurs de métal progressif et de Power Metal. Ça va se passer au Fofun e l e c t r i q u e Vendredi 23 septembre, la semaine prochaine, April Wine seront au Metropolis. Samedi de 24 septembre, Trois-Rivières métal présente Cryptic Halling, o b s c u r s i s Romantia, Harris et Enigmist. Et ça, ça se passe au r o café, k c le stage sur la rue Fusée dans le secteur Cap de la Madeleine. Le mercredi 28 septembre, Capitale du métal présente Enslade avec Alcès à l i m p é r i a l、euh, ça devait être avec Ghost aussi, mais il semble que Ghost,、euh, on a d û a n n u l e r le tournée puisque certains membres、euh, du groupe n'ont pas obtenu leur visa. américain pour,、euh, faire la tournée. Donc,、euh, pas de ghost. C'est vraiment dommage.、Euh, uh, Enslaved sera au Café Campus、euh, le jeudi, le lendemain, le 29 septembre. Et ça, c'est une présentation de BCI. Protest s d e heroes seront au Club Soda. Le vendredi 30 septembre, le mardi 4 octobre, Primus seront au m é t r o p o l i s Vendredi 7,、uh, Dream Theater sera avec Trivium à la place des Arts. Lundi 10 octobre, ça, ça va être très, très bon pour les amateurs de métal au school. BCI présente Saxon avec Borealis et Heroic. Ça, ça se passe au Fofaune électrique. Et finalement, les vendredis et samedis, 14 et 15 octobre, Aura lieu le fameux Trois-Rivières Metal Fest, la 11e édition, avec、euh, en haut de l'affiche le Cavalera Conspiracy, Napalm Death, Sacrifice, Atheist et Annihilator. Et Ça, ça se passe à la bâtisse industrielle. Et bien sûr, les billets sont en vente depuis un bout de temps. C'est à ne pas manquer, bien sûr, pour les amateurs de métal trifluvien.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 De façon surprenante, les membres de Judas Priest,、euh, qui est tout de même un des groupes les plus heavy metal de l'histoire, ils ont pris leur nom à partir d'une chanson de Bob Dylan. Ça, c'est très peu connu. Une chanson de Bob Dylan tirée d'un album que ce dernier a fait paraître en 1967,、euh, John Wesley Harding, la pièce The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, qu'on écoute tout de suite. Mais、oui, Judas Priest sont des fans de Bob Dylan, c'est surprenant. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89 FM. Well, Frankie Lee and Judas Priest, they were the best of friends. So, when Frankie Lee needed money one day, Judas quickly pulled out a roll of tens. Place them on a footstool just above the plodded plain. Saying, take your pick, Frankie boy, my loss will be your gain. Well, Frankie Lee, he sat right down and put his fingers to his chin. But with the cold eyes of Judas on him, his head began to spin. w o u l d you please not stare at me like that? He said, It's just my foolish pride. For sometimes a man must be alone, and this is no place to hide. But、well, Judas, he just winked and said, Alright, I'll leave you here. But you better hurry up and choose which of those bills you want before they all disappear. I'm gonna start my picking right now, just tell me where you'll be. Judas pointed down the road, and said eternity. Eternity, said Frankie Lee, with a voice as cold as ice. That's right, said Judas, eternity, though you might call it paradise. I don't call it anything. Said Frankie Lee with a smile. All right, said Judas Priest. I'll see you after a while. Well, Frankie Lee, he sat back down, feeling low and mean. When just then a passing stranger burst upon the scene, saying, Are you Frankie Lee, the gambler whose father's deceased? Well if you are, there's a fella calling you down the road and they say his name is Priest. Oh yes, he is my friend, s a y Frankie Lee a n d freight. I do recall him very well, in fact he just left my seat. Yes, that's the one, said the stranger, as quiet as a mouse. Well、oh, my message is he's down the road. Stranded in a house. Well, Frankie Lee, he panicked, he dropped everything and ran. Until he came onto the spot where Judas Priest did stand. What kind of house is this, he said, where I have come to roam? It's not a house, says Judas Priest. It's not a house, it's a home. While f r a n k i e Lee, he trembled, he soon lost all control Over everything which he had made while the mission bells did toll He just stood there staring at that big house as bright as any sun With four and twenty windows and a woman's face in every one Well up the stairs ran Frankie Lee with a soulful bounding leap. And foaming at the mouth, he began to make his midnight creep. For sixteen nights and days he raved, but on the seventeenth he burst into the arms of Judas Priest, which is where he died of thirst. No one tried to say a thing when they carried him out in jest Except of course the little neighbor boy who carried him to rest And he just walked along alone with his guilt so well concealed And muttered underneath his breath, nothing is revealed Sorry. The moral of this song is simply that one should never be where one does not belong. So when you see a neighbor carrying something, help him with his load. And don't go mistaking paradise for that home across the road. up the medicine, I'm n e on the pavement, thinking about the government. A man in a trench coat, batch out laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, is t something you did? God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap and a pig pen wants eleven dollar bills, you only got ten Fleetfoot Maggie calls Face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed. But y o u phone's tapped anyway. Maggie says that many say they must bust a early man. Orders from the DA, look out, kid. Don't matter what you did, w a l k on your tiptoes. Don't tie no bows. Better stay away from those of Carolina fire hose. Keep a clean nose, wash a clean clothes. You don't need a weatherman to know it.、Really Sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, h a r t tail of anything i s gonna sell. Try hard, get bogged, get back, ride rail, get jailed, jump bail. Tony Army, if you fail, look out, kid. You're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, watch a parking meter. Born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get b l e s s e d Try to be a success. Please h o o please him. Buy gifts, don't steal, don't lift. t w e n t years y of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid. They keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals and try for the scandal. Don't wanna be a b u m you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. w h e o n h s e n d s o u God said to Abraham, Kill me a son. Babe said, Man, you must be putting me on. God said no, Abe s a i d what? God said you can do what you want, Abe, but、uh, next time you see me coming, you better run. Well, Abe said where do you want this killing done, God said on Highway 61. Bloody nose. Welfare the department, they wouldn't give him no clothes. t He y asked p o o r Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Finger said to Louis the King, I got forty red, white, blue s h o e s t r i g s and a thousand telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, Let me think for a minute, son. Is much too white. He said, come here and step into the light. He says, hmm, you're right. Let me tell a second mother this has been done. was very bored trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I v e never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. Bob Dylan avec la pièce titre de son album classique Highway 61, Revisited, paru en 1965. C'était précédé de la pièce Subterranean Homesick Blues qui ouvre son nom moins classique, album précédent, c'est-à-dire Bringing It All Back Home, paru aussi en 1965. Et au début du b l o c on a entendu The Ballad de Frankly and j u d a s Priest.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 Let's go, let's go, let's go. downtown. The man, the light shines in your e y e s Selling stuff when the moon begins to rise. Pull it back when you're dealing with a man. And shines in the light heart, yeah your Bye.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 Des conseils, du service. Tu risques d'apprendre plus de choses là-bas que dans tes cours. En fait, t'as rien qu'une chose à retenir bière égale la barrique. C'est juste à côté de l'université, au 41-10 1 Boulevard des Forges, voisin de la c a d e a s p o r t Les 14 et 15 octobre prochains, à la Bâtisse Industrielle, r o i r i v i è r e Métal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, ラプス・ロック・エス・セポ891 présente、t Rivière ・メトルフェス、11ème édition。15 r o u b s sur2 soirs mettant en vedette Sacrifice, a t h e i s t c r y p t o p s y Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité à t Rivière、m a p l e e d i a Cavalier c o n s p i r a c y a d r i c e s n a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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. De son album Freedom, paru en 1989. Et juste avant ça, on a entendu When You Dance, You Can Really Love, qui nous vient d'un de ses albums classiques, After the Gold Rush, de 1970. Au début du bloc, on a entendu c o m e o n Baby, Let's Go Downtown, qui nous vient du disque Tonight's the Night, de 1975.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 Un seul album homonyme et qui est、euh, paru en 1970, justement, la formation Goliath. On ne sait pas grand-chose de ce quintet, sinon qu'il mettait en vedette une chanteuse très intéressante du nom de Linda Rothwell, qui rappelle beaucoup、euh, le, le style de Stevie Nicks, la voix de Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Et、euh, aussi, on retrouve dans le groupe un flûtiste très talentueux du nom de Joseph Rothbotham. En fait, les seules informations que j'ai pu colliger sur eux, c'est ce qu'on retrouve sur la pochette, c'est-à-dire pas grand-chose à part le nom des musiciens et la date de sortie du disque. Musicalement, c'est du rock un peu planant avec、euh, des grosses tendances folk à la Jethro Tall et un peu de jazz qui rappelle aussi Traffic ou encore Gravy Train pour les plus connaisseurs. On va tout de suite écouter trois morceaux tirés de cet album qui est extrêmement rare, très difficile à trouver. Goliath de 1970. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock o b s c u r à t o i r Rivière. C'est fou. 8 9 FM. Town unknown, deep in days on, we are reality.、Yeah. Coming through the song, just f a l kicks, and fall. Da-da, da-da, da-da-da Da-da-da, da-da-da Da-da-da, Give your life just one more chance. Now s e t the pace, baby. Leave the dance. Yes, this is reality. Take your break just when you can. I'll sign up, so, baby, l i k e a man Just to show me that you can.、So like、one lamb. Un groupe très, très obscur du début des années 70. On vient d'entendre la pièce qui, à mon avis, est la plus remarquable et intéressante de leur seul et unique album homonyme qui est paru en 1970, la pièce Hunter's Song. s é t a i t précédé e de l'instrumental Mahahun o qui rappelle beaucoup Jethro d a l l dans le style et la forme. Et au début du b l o c on a entendu le morceau Port and Lemon Lady qui ouvre l'album. C'est pas un chef-d'œuvre, cet album, mais c'est、euh, définitivement d'intérêt pour les amateurs de rock obscur des années 70. Ceux qui aiment des trucs comme Traffic ou Gravy Train devraient apprécier.、Euh, mais c'est extrêmement difficile à trouver, évidemment. Voilà qui complète cette petite présentation de ce groupe très obscur du début des années 70. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur du début des années 70, un autre groupe anglais. Je vais vous présenter la formation Pinnacle. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs d'obscurité.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 Octobre prochain à la b a t i s t e Industrielle, Trois-Rivières Metal en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et Cipou 891 présente le Trois-Rivières Metal Fest 11e édition. 15 groupes sur 2 soirs mettant en vedette Sacrifice, a t e i s t Cryptoxy, Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité à Trois-Rivières, Maple Deer. Cholera Conspiracy. ビーン・ウェイトル。Biè ン・ウェイトル。 Pour plus de détails, visite z le t o i r e l l i a m e t a l c o m T-shirts, crayons, cartes d'affaires, manteaux, autocollants, bref, n'importe quel objet, l'équipe de Wax Design t'imprime ce que tu veux. Que ce soit pour ton activité étudiante, campagne de financement, réalisation personnelle, association ou même ta compagnie.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 Whoa, makes me wanna smoke crack. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Bottom Girl, un classique tiré de leur、euh, non moins classique album Jazz de 1978. C'était tiré,、euh, c'était tiré, c'était précédé de deux pièces tirées de leur、euh, troisième album studio, c h e z Heart Attack de 1974. On a entendu Stone Cold Crazy, précédé de Brighton Rock.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 Et là, on en est、euh, maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à chaque semaine, une f a c e complète d'un album véné classique qui a marqué l'histoire du rock. Cette semaine, je vous présente un incontournable du mouvement hard rock progressif paru il y a 30 ans, soit Moving Pictures du trio canadien Rush, un des plus beaux fleurons de toute l'histoire du rock canadien et l'album qui a fait de Rush un des、euh, Un des groupes les plus populaires de la planète en 1981. Rush avait déjà une fanbase assez importante dès la fin、euh, des années 70 et il suscitait déjà beaucoup d'intérêt de la part des amateurs de hard rock, m é t a l progressif, des gens qui、euh, se sont procurés、euh, l'album, cet album, dès sa sortie en février 1981. Mais très vite, le succès des ventes de Movek i Pictures a débordé、euh, le public habituel des amateurs de hard et de prog et c'est devenu un des、euh, gros succès de l'année dans le Rock en allant chercher comme ça un nouveau public qui s'était laissé séduire par, comme ça, par les aventures technologiques et les prouesses techniques de ces trois virtuoses de Toronto. Moming Pictures a permis à Rush de toucher à un nouveau public qui est en, en général un peu fermé au rock et ou à des amateurs de prog déçus du déclin comme ça, des grands groupes de pionniers qui avaient tous à un moment ou un autre sombré à ce moment-là dans la médiocrité, la médiocrité ou la pop, ce qui est un peu synonyme. On va tout de suite écouter la phase 2 en entier de ce classique du rock progressif canadien.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 C'est 89 fois. 17h。 On v e n t d'écouter la phase 2 en entier de leur、euh, album vinyle classique Moving Pictures de 1981. On vient d'entendre le morceau Vital Signs qui clôture un album avec brio et qui、euh, augurait bien comme ça de ce qui allait suivre musicalement pour Rush. C'est-à-dire une propension vers la technologie et les instruments électroniques que le célèbre trio a exploité à fond dans les années、euh, 80 et 90. Juste avant ça, on a écouté la pièce Witch Hunt, un défi technologique à l'époque tellement que les musiciens de le Rush ne pouvait pas la faire en concert parce que,、euh, la technologie pour la reproduire sur scène à l'époque ne leur permettait tout simplement pas. Évidemment, les choses se sont améliorées avec le temps et le groupe peut maintenant l'interpréter sur scène. En fait,、euh, les deux dernières fois que je les ai vues en spectacle, Rush, ils l'ont joué. Witch Hunt, e、euh, pièce qui est définitivement une de mes préférées personnellement sur cet album. Au début du b l o c on a entendu le long morceau de Camera Eye qui fait plus de 11 minutes. J'ai bien aimé le spectacle de la tournée Time Machine que Rush ont donné à Québec en 2010 et au cours duquel ils ont interprété l'album Moving Pictures au complet. Chose qui a ravi les très nombreux, nombreux fans présents. Parce que pour plusieurs, Moving Pictures, c'est l'album ultime de Rush qui, en, en réalité, quand on regarde ça avec le recul, c'était un album de transition, Moving Pictures, qui faisait comme ça le pont entre leur période plus évée métal et progressive des débuts avec leur période plus électronique axée vers la technologie et la virtuosité technique, je dirais. Pour beaucoup de fans de la première heure, Moving Pictures, ça a été un peu la fin de Rush en tant que groupe de, de rock pur et dur puisque, en effet, ils ont définitivement adouci leur son par la suite et ils ont peaufiné leur musique qui,、euh, À partir de la moitié des années 80, avait plus à voir avec、euh, ce que font U2、euh, qu'avec un vrai groupe de rock,、euh, ce qu'ils étaient tout à fait rush à leur début. Voilà pour cette petite présentation de cet album classique. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face d'un autre album、euh, classique, d'un album v i n y l e classique du rock. Cette fois-là, je vais vous présenter un autre disque qui est paru il y a 30 ans, soit For Those About to Rock, We Salute Ya.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 C'est un des plus grands groupes de métal progressif américain. Je vous parle de cet album de Dream Theater intitulé The Dramatic Turn of Events qui est sorti cette semaine, ce mardi. Premier album depuis le départ d'un des deux leaders de cette formation de virtuose de Long Island dans l'État de New York, c'est-à-dire le batteur Mark Parknoy. qui, e s t définitivement, c'est un des meilleurs batteurs, un des plus talentueux et spectaculaires de l'histoire du rock. C'est dommage parce que, pour l'avoir rencontré personnellement, je peux vous dire que c'était un homme, e c'était un homme extrêmement sympathique et chaleureux. C'est un peu dommage de l'avoir vu comme ça, à déperdre son temps avec Avenge d Sevenfold et se perdre à droite et à gauche dans des projets qui manquent d'envergure. Et du côté de Dream Theater, il y, y en a beaucoup qui ne donnaient pas cher de leur peau parce que remplacer un batteur du calibre de Mark Portnoy, c'est pas évident. C'est une méchante pointure de souillée à remplir. Et en plus de ça, je dois dire d'emblée que je suis, je me suis un peu lassé de Dream Theater dans les dernières années puisque les, les derniers disques qu'ils ont faits étaient plutôt fades. assez moyen, e、euh, personnellement, je trouve qu'ils ont atteint leur apogée en 2003 avec leur album Train of Thought qui était absolument excellent et montrait le groupe en parfaite symbiose comme ça avec des formes progressives et métal. J'avais trouvé、euh, les albums Octavarium et Systematic Chaos qui ont suivi assez moyen, e、euh, mais、euh, l'autre après,、euh, Black Clouds and Silver Linings m'avait paru comme un retour à la forme. Néanmoins, Dream Tea, c'est un groupe que je ne trouve pas tellement emballant depuis fort longtemps. C'est un groupe qui m'est toujours apparu comme、euh, pas branché, c'est-à-dire、euh, tourmenté entre des aspirations et une propension vers le progressif et le métal et des considérations commerciales. Ça m'a toujours un peu hérité, cette dualité entre le monde du métal et du progressif que Dream Tea hésite à aborder comme ça de plein pied, comme l'ont fait、euh, des groupes comme、euh, Opeth ou Porcupine Tree, alors que John Petrucci et ses hommes, eux, l o n g e n t toujours des sonorités、euh, commerciales qui les font invariablement nous, nous affliger comme ça des balades inintéressantes. Je t'ai s donc pas tellement emballé quand t'es venu le temps d'écouter ce nouveau disque qui,、euh, je dois le dire, m'a vraiment agréablement surpris. Le disque, comme je l'ai dit,、euh, s'appelle、euh, Dramatic Turn of Events,、euh, pas très bien son titre. Qu'on pourrait traduire en français par un retournement de situation dramatique, et c'est exactement ce que c'est. Ils ont su faire de cette situation dramatique, soit en perdant un membre clé très important du groupe, faire face à ça, à l'adversité, et、euh, trouver un successeur digne de la lourde tâche qui consiste à combler le, le vide de béant laissé par Mike Portnoy. Ils sont allés chercher le vétéran batteur Mike Mangini. Euh, anciennement de Extreme, entre autres,、euh, ils ont concocté comme ça、euh, tout c'est vraiment un de leurs très bons albums en carrière, un bon album qui comporte qu、euh, toutes les qualités et les défauts évidemment qu'on retrouve sur tous les albums de Dream Theater, c'est-à-dire, des riffs euh, techniques, euh, des prouesses instrumentales, v i r t u o s i t é et、euh, des rythmiques de haute précision pour lesquelles、euh, ce、euh, quintet t e、euh, hors du commun est connu et e vénéré e partout dans le monde. Mais on y retrouve aussi des incontournables ballades cucus moches qui affligent malheureusement chacun de leurs disques. Pas seulement les bons, mais les moins bons aussi. Euh, on serait bien passé, entre autres, sur celui-ci de, des pièces Far from Heaven, Beneath the Surface, If This Is the Life. Mais je dois dire que ce qu'on trouve de bon sur ce nouveau Dream Tea、euh, contrebalance nettement ce qui est moins intéressant et moins bon. En fait, il n'y a que les trois pièces que je viens de nommer qui sont vraiment mauvaises sur le disque. Ça fait tout de même 60 minutes de bon en tout, donc c'est excellent. On va tout de suite écouter、euh, trois extraits parmi les meilleurs qu'on retrouve sur ce nouvel opus de Dream Theater, en débutant par le morceau qui ouvre le disque en force et qui va r e j o u i r comme ça les nombreux fans de Dream Tea. On the back of Angels, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal progressif à Trois-Rivières. C'est fou! 89 ans et femmes. classique 47 heures On vient d'entendre trois morceaux qu'on retrouve sur leur tout nouvel album qui est sorti en magasin cette semaine, Dramatic Turn of Events, un retournement de situation dramatique. Il porte très bien son titre.、Euh, agréablement, agréablement surpris cet album. On vient d'écouter la longue pièce Outcry. Il y a plusieurs longues pièces sur ce disque, des morceaux qui font plus de huit minutes. De ce côté-là, c'est intéressant pour les amateurs de prog, ces pièces à long développement. Outcry en est un parfait exemple de ce qu'on retrouve de meilleur sur le disque. Juste avant, on a entendu b u i l d Me Up, Break Me Down, et au début du bloc, on a écouté le morceau qui ouvre le disque On the Back of Angels, qui est un des plus mélodiques et accrocheurs. Comme je l'ai mentionné précédemment, avant le bloc, a Dramatic Turn of Events, C'est un très bon disque de Dream Theater et compte, à mon avis, comme un de leurs meilleurs en carrière. On y retrouve seulement trois morceaux aux qualités, disons, discutables. C'est un disque qui vaut bien un bon 8 sur 10. Il va définitivement plaire aux admirateurs du groupe et aux amateurs de métal progressif en général.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 Toujours dans le domaine du progressif. On va maintenant poursuivre avec une formation suédoise culte dont le nouvel album sort mardi prochain. Il est très attendu. Je parle de Hope F. Hope Leaves. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. the Corner beside my window, your hands are lonely for the bread. There is no reason I never n o t i c e a memory that could hold me.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 Without talking, there is a comfort in silence. So used to losing one ambition, struggling to maintain what's l e f t There is a wound that's always bleeding, there is a road. Just walk and I know you'll never return to this place. What really happened? Forced the darkness out to me. There s a wound that's always bleeding. There s a road I m always walk. i n g And I know you'll never return to this place.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 Pour plus de détails, visitez le toirilliametal.com. r Vous êtes assez fou.、Ouais. Vous m'écoutez. 8 e 1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 11ème édition。15 sur2 soirs m e t a n t en vedette Sacrifice, a t h é i s t c r y p t o p s Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité o i r i m a y b l l i e d u f c a v a l e r a c o n s p i r a c y a m d v o c a t o r a l i c e is an exciting!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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 アク e ンマッソ de の Devil's Orchard qui est sorti en simple au mois d'août dernier et qui fait partie du tout nouvel album de o p e t h qui, je vous le rappelle, sera en magasin mardi prochain, le 20 septembre. Le disque s'intitule Heritage. J'ai eu la chance de l'écouter déjà et、euh, c'est vraiment, je peux vous dire que c'est vraiment différent. Je vous a i s v en r e p a r l e r en détail la semaine prochaine. o p e t h a mis、euh, le disque au complet, disponible pour écoute、euh, sur le site de NPR. Vous n'avez qu'à consulter、euh, le site de Capital du m é t a l Pour obtenir le lien direct pour aller l'écouter, cet album, vous allez être surpris. Juste avant ça, on a entendu a s h t o n Peel、euh, qui nous vient du disque Watershed de 2008, excellent album qui est paru il y a trois ans. Et au début du bloc, on a entendu la version spectacle de Hope Leaves qu'on retrouve sur leur très bon disque In Live Concert at the Royal Albert Hall qui est paru il y a un an à l'automne 2010. 15h54.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 Pour le moment, on va poursuivre avec un peu de métal classique, je dirais, avec Megadeth. Dans un moment, on va entendre une relecture d'un classique de Ernest Cooper. Mais tout de suite, on écoute un des morceaux les plus incontournables du répertoire de Dave Mostaine, qui l'a refait il y a quelques années avec la chanteuse italienne de Lacuna Coy. À tout le monde, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule. どんみん ber where I was, w I a i s e t r e u a i a e t u a o i e t s l f a t f m Oh, I found out a little I accomplished all my plans tonight.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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i 3 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, De Cooper, no More, nice、Guy, par Megadeth, On retrouve cette pièce sur l'album Hidden Threshers, qui est paru en 1995, mais à l'origine, c'est paru sur la trame sonore d'un film, un navet des années 80, intitulé Shocker. Juste avant ça, on a entendu la pièce titre de l'album Peace Sales, What Who's Buying de 1986, le deuxième album de Megadeth, un véritable classique. On a ressorti une version remasterisée avec cinq CD dernièrement, euh, qui se donne pas d'ailleurs de cet album Peace Sales. Et au début du vlog, on a entendu à tout le monde, c'est une des pièces les plus aimées, les plus connues de Megadeth. Et、euh, la version qu'on a entendue, c'est la version qu'il a refait. avec,、euh, la chanteuse de Lakuna k o i qu'on retrouve sur le disque、euh, United Abominations, qui est paru en 2007, qui était un bon album、euh, de Megadeth. 16h09, vous êtes à l'émission Rac k Classique, en compagnie d a n n e Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. aujourd'hui,、euh, je vous présente comme ça notre traditionnel de trois pour un Rac k Classique, c'est-à-dire que je vous présente uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album de Alice Cooper qui est sorti en magasin mardi dernier intitulé Welcome to, avec le chiffre 2 en anglais. Welcome to my nightmare.、Euh, Hollywood nous a habitués depuis longtemps comme ça à ces suites interminables qui suivent,、euh, qui suivent invariablement chacun des gros succès. Euh, au box office, on n'a qu'à penser à cette interminable série des Freddy Krueger,、euh, des Halloween,、euh, La Mommy et autres Hellraiser ou Back to the Future. Des suites qui déçoivent presque invariablement les cinéphiles. C'est quelque chose qui dénote en quelque part un manque d'imagination. Eh bien, il faut croire qu'on en est rendu là aussi dans la musique et le rock puisqu'on a vu sortir dans les dernières années des suites à à des albums qui ont connu un certain succès. On n'a qu'à penser à Queen's r y c h e qui ont sorti une suite à Operation Mindcrime ou à Meat Loaf avec ses trois Bat Out of Hell, ce qui est tout à fait ridicule. Alice a donc、euh, créé une suite à son premier gros succès en solo et un véritable classique du rock des années 70, Welcome, qui est aussi、euh, un de mes albums préférés de tous les temps. Un album、euh, qui séduisait de par、euh, la variété musicale, je dirais, l'éclectisme qu'on y retrouvait. Un éclectisme qui,、euh, curieusement, ne faisait pas de défaut et trouvait tout son sens à travers le personnage et le spectacle de Alice Cooper. Un type qui a le tour de mélanger comme ça le hard rock au musical et au rock progressif. C'était un album tout simplement brillant et Alice n'a jamais réussi depuis à surpasser ce sommet artistique qui date de 36 ans puisqu'il est sorti en 1975. Les premières critiques qui sont, qui sont apparues par rapport à cette nouvelle mouture sont très bonnes. J'ai même lu des critiques absolument dithyrambiques qui l'ont consacré comme le meilleur album de Alice depuis le Welcome to My Nightmare original. l Et s c r i i qui e s q u m'ont surpris et qui m'ont laissé perplexe parce que, personnellement, je ne l'ai pas tellement aimé, cet album. Il m'a hérité dès le départ avec l'utilisation comme ça de l'autotune qui,、euh, comme je l'ai déjà mentionné à l'émission,、euh, euh, il y a deux semaines, c'est un gadget absolument agaçant et déplaisant qui est conçu, en fait, pour des chanteuses qui chantent faux comme、euh, Britney Spears, pas pour les vrais chanteurs.、Euh, c'est un effet absolument ridicule、euh, qui est dénoncé par、euh, les musiciens sérieux et qui va, j'en suis convaincu, très mal vieillir dans une Je suis sûr que les gens vont entendre ça de l'autotune. Ils vont rire de ça, un peu comme on rit aujourd'hui les d r a m e s électroniques et les synthés des années 80. Donc, l'album de Alice commence très mal avec de l'autotune sur la pièce I Am Made of You qui fait vraiment corporate rock à mon avis.、Euh, sur le reste du disque, Alice a tenté de reproduire、euh, l'éclectisme comme ça de, du Welcome to My Nightmare original. Et tout ça en compagnie du producteur émérite du premier, c'est-à-dire le canadien Bob Ezrin qui a travaillé très fort, semble-t-il, sur cette、euh, relecture. Le problème, c'est que Euh, le matériel, le matériel qu'on retrouve sur ce d 10, il est pas à la hauteur、euh, du premier opus et、euh, les pièces sont tout simplement moyennes en général, médiocres pour le reste. Autre problème, c'est que ce qui passait bien en 1975 passe moins bien en 2011. Les balades dans le public rock de nos jours, ce n'est pas tellement bienvenu, surtout quand on a pour comparaison un classique comme Only Women Bleed sur le disque original et qu'on nous propose une cochonnerie comme Something to Remember Me b y sur le deuxième, ça fait dur. C'est d'autant plus aberrant d'apprendre que la chanteuse qui est en e Keisha et le chanteur country Vince Gill participent tous deux à l'album sur lequel on retrouve aussi pêle-mêle du vaudeville, du disco, de la pop de garage. Euh, des power b a l l a d s e t même une tentative à être ratée,、euh, quant à moi, de Rockabilly avec、euh, l a t r è s poche、uh, Ghouls Gone Wild. e u la pièce disco ça veut une espèce de parodie, mais 35 ans e t e m p et、euh, c'est ni drôle ni intéressant. Aussi médiocre、euh, que la chanson What Baby Wants à laquelle Keisha participe et qui est immensément q u é t a i n e C'est un monument de q u é t e n n e r i e et une tâche dans la carrière de Alice qui se couvre tant qu'à moi totalement de ridicule avec ce Welcome to My Nightmare. Évidemment, ce n'est pas mauvais, à 100 Il y a quand même quelques bons moments sur le disque. On va tout de suite aller en écouter trois. <rire> il n'y en, en a pas beaucoup, mais il y en a au moins trois. Tout de suite, on écoute The Nightmare Returns. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, C'est fou. Cause when I go too deep into my slumber, ugly faces, awful places I don't want to go. No. やった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 マイレーター。b i é r é m o n l e 40$ s 0、so、CD double à ry, une de Records. Les 14 et 15 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement t a l metal de l'année.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 ちょっと待ってください。 De 1975, le disque qui est sorti en magasin mardi de cette semaine. On a entendu,、euh, I'll Bite Your Head Off,、euh, pièce que Alice a interprété en e concert lors de son spectacle à Québec au printemps dernier. Ça sonnait pas mal plus é v e i é en concert que sur l'album. Juste avant, on a entendu une des très bonnes,、euh, chansons de ce disque,、euh, Runaway Train. Et au début du blog, on a écouté,、euh, The Nightmare Returns, qui,、euh, curieusement, c'est une espèce d'intro, mais on la retrouve seulement comme Troisième pièce de l'album.、Euh, un disque qui m'a vraiment beaucoup déçu, d'autant plus qu'il marquait le retour comme ça des membres originaux du Alice Cooper b e n d soit Michael Bruce, Neil Smith et Dennis Dunaway. Mais il faut dire que ces trois-là, au moins, ils jouent sur les meilleures pièces de l'album. On retrouve aussi les deux guitaristes o r i g i n a l e s qui jouaient sur la version, la version originale du disque, c'était donc Dick Wagner. Et、uh, Steve Hunter. J'ai aimé la version orchestrale,、euh, instrumentale sur laquelle、euh, ces deux derniers jouent,、euh, version orchestrale de certains,、euh, des thèmes les plus marquants, je dirais, de la version originale de Welcome to My Nightmare et qui est, i n t i t u l é e The Underture et qui clôture le disque. J'ai aimé aussi certaines pièces comme、uh, The Congregation, qui est très rock, typiquement Alice, et,、uh, When Hell Comes Home, ainsi que I Gotta Get Out of Here. Mais、en général, j'ai pas du tout aimé cet album, mais c'est même une honte, à mon avis, que Alice a fait son album classique original en lui faisant comme ça une aussi piètre suite. Ça vaut pas plus que 5 sur 10 et je me trouve généreux. Mais ça, c'est moi. Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai lu plein de critiques positives et même dits tyrambiques qui ont vanté ce disque et lui ont donné d'excellentes cotes, comme quoi les avis sont tout à fait partagés quant à cette suite de Welcome to My Nightmare de Alice Cooper.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 Contrairement à celui de Alice, c e lui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est drôle parce qu'avant de les écouter, ces trois disques, c'est vraiment celui de Alice que j'avais le plus envie d'entendre. Et en fait, j'irais même plus loin en disant que je n'étais pas du tout emballé d'entendre ni le Dream Theater ni le Anthrax parce qu'Anthrax, c'est un groupe qui a eu l'air pas mal fou depuis une dizaine d'années. Charlie Benante et Scott i a n ont congédié tout le monde à peu près dans le groupe. un moment ou un autre avant de les réengager et de passer d'un chanteur à l'autre avant de ramener définitivement Joey Belladonna. En fait, c'est tellement ridicule, à un moment, q u à un moment donné, que, pendant qu'ils enregistraient leur disque avec un inconnu du nom de Dan Nelson,、euh, ils donnaient des spectacles avec John Bush de Armory Saint et ils ont décidé de tout effacer les pistes de Nelson pour tout réenregistrer avec、euh, Joey Belladonna.、Euh, ça fait donc pas très sérieux. Ils ont l'air, ils ont eu l'air pas mal fous. Ce qui fait que c'est rien pour bâtir un quelconque engouement pour une sortie d'album. Cependant, je dois dire que j'ai été vraiment impressionné par la prestation qu'ils ont donnée cet été au Heavy MTL. Ils ont donné un show comme je n'avais e les avais pas vu en donner un depuis au moins vingt et quelques années. Donc, malgré ça, je ne m'attendais pas à grand chose pour ce, de, de ce, de ce disque. Et à l'instar de Dream Theater, eux non plus, l'écoute de leur dernier album ne m'avait pas vraiment emballé. Sauf que, ironiquement, c'est le disque de Alice Cooper qui m'a vraiment déçu. Il m'a déplu et、euh, ce sont les deux autres que j'ai vraiment aimé. Le Dream Theater est très bon. Et,、euh, sérieusement, c'est mon album de la semaine, Worship Music de Anthrax, qui est sans aucun doute leur plus inspiré depuis la fin des années 80. C'est très solide, très métal. Toutes les pièces sur le disque sont dignes d'intérêt. Ils sont en feu.、Euh, dès la pièce Earth on Hell, ça décape et des morceaux comme The Devil You Know, In The End, The Giant, Fight Him Till You Can sont de véritables brûlots et des futurs classiques de Anthrax. On y retrouve aussi un hommage à Judas Priest que le groupe a tout simplement intitulé Judas Priest et qu'on va entendre dans un moment puisque sans perdre plus de temps, on va tout de suite aller en écouter trois extraits de ce disque Worship Music, le nouvel album de Anthrax. On écoute ça tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, le seul à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est Faux 89 FM. City authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. We'll、Thank、right、you.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 ビーン・ウェイ・ウェイ・イダニエル・コティ、オコリマソン、エオ・ドワー・リリメタル・ポン・コム、オフコー40ドル、オフコ70ドル、オフコントロール・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レレイ・レイ・1イ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レイ・レ Pour plus de détails, visitez le toitriliametal.com. La situation est critique, monsieur. Tous nos hommes sur le terrain sont morts. <tousse> Les rebelles sont à nos portes. La Maison Blanche est encerclée. Monsieur le Président, vous devez me suivre. Il y a un tunnel dans le jardin. Euh, chérie, qu'est-ce que tu fais avec le petit? J'improvise.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 パリック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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. C'est pas mal,、oh. j'ai l'effroi. qui s On t v i e n d'entendre、euh, trois morceaux tirés de leur、euh, tout nouveau et excellent album Studio Worship Music、euh, qui est sorti en magasin cette semaine, ce mardi. On vient d'entendre la pièce Judas f r e e s e qui est bien sûr un hommage au groupe du même nom, et qui fait, comme vous le savez bien, une tournée de s p e c t a c l e d'adieu cette année.、Et、Judas f r e e s e qui ont eu une, une influence majeure sur Anthrax et sur le métal en général. Juste avant, on a entendu le morceau The de Devil You Know, qui évoque comme ça le dernier album que Ronnie James Dio a enregistré avant son décès. Et au début du b l o c on a entendu ce qui est ma pièce préférée sur ce disque, Fight Him Till You Can't, qu qui peut facilement Figuré parmi les meilleures chansons que le groupe a écrites en carrière. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album de Anthrax, dont à la base, je ne suis, suis pas vraiment un gros fan d'Anthrax, mais、euh, ça, c'est un disque que je vais assurément écouter beaucoup cet automne.、Un、très bon disque de Thrash, très métal, qui vaut bien un bon、euh, 9 sur 10.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 Dans un moment, ce sera la reprise de la présentation des Palmarès c e f o avec Mathieu Plante. À 20h, les lutins de l'enfer seront de retour pour le plus grand plaisir des amateurs de métal le plus extrême et amateurs de rock. N'oubliez pas le voyage insolite de mon bon ami Frédéric Durand. C'est le lundi à 19h en reprise des mardis à 13h et n'oubliez pas non plus l'émission réanimation avec mon autre ami le docteur Pendragon mardi à 19h avec Sinistros. La semaine prochaine, avec Classic, je vais vous parler du tout nouveau O-Path Heritage et、euh, des albums en concert、euh, à Montreux,、euh, des groupes Rockpile et Can Heat qui viennent tout juste de sortir.、Euh, dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter le groupe anglais Pinnacle、euh, du début des années 70. Une face complète d'un album venu de c l a s s i q u e paru en 1981, il y a 30 ans, soit For Those About to Rock. We salute you de ACDC. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec deux derniers morceaux, deux pièces tirées du très bon dernier disque du groupe, groupe suédois qui sera en spectacle à Montréal et Québec dimanche soir. C'est à Montréal. Lundi, c'est à Québec. C'est au Fofone u électrique pour ce qui est de Montréal, à l'AGT j é pour ce qui est de Québec. Les Suédois Catonia que, que je devrais avoir en entrevue ici la semaine prochaine.